Like. Right. Ladies and gentlemen, go away, go away, go away, go go away, go Koei, go away, go Koei, go away, Koei, go Koei, go away, Koei, go Koei, go away, Koei, go Koei, go away, Je vais vous expliquer ce qu'il y a à côté de moi mais Non je vais le faire maintenant parce que ah oui, je vais pas moi, moi À côté de moi comment se fait une émission spéciale super héros Et je reviendrai vers le public parce que le, le public Est en super héros aussi Ils Et il y a des costumes de ouf Ouais, Des cos cosplayers Ouais, C'est que... un métier maintenant ça Ah ouais. oui je peux te dire que Supergirl est très excitante. Elle est belle, hein? Je peux te dire que Catwoman, il y a deux, trois Catwoman là qui sont très ouais. sexy aussi dans le public Ah, Catwoman, ouais. Bah, t'as pas, pas le droit d'être. Euh, non, Catwoman, Sinon, ouais, sinon, sinon c'est Fatwoman. Ouais. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> c est, c est, c est, il faut, faut faire attention au costume. Et à côté de moi, oh il m'a fait là. venir, mais Iron Man quoi. Le vrai! Le vrai! J'ai flippé quand je suis arrivé dans le studio. On il a il... fait une blague. Oui. On a fait croire que c'était une statue en fait. Incroyable. Et il est tout mécanisé, regarde, attention, vice piètre. J'ai rien dit! Oh putain c est c est ça, ça ferme, écoutez le bruit. Non, non t'as pas. Mais, mais c'est incroyable, c'est ouf, c'est ouf mec. Il est beau, y a vraiment Tony Stark à l'intérieur. Bien sûr, bien sûr. Moi je suis amoureuse mmh. de Tony Stark. On va lui donner du PQ et l'auditrice la dernière fois. Voilà, qui nous ah, a ah, tout, dans les <rire> toilettes, c'est ouf. On va être sur une émission spéciale avec plein de super héros, des super héros du quotidien aussi. On fera oui. tout. Hein. Mmh. On fera tout et oh, dans le public vous êtes pas mal. Ah il y a que ah, des super héros. Ils ont fait Star fort. Mais ils sont. Il y a de tout. Oui, oui, bon. il faut... Mais vous savez quoi Je ferai un tour du public dans un instant parce qu'il y a de tout. Il y a de tout et je prendrai au moins 3 minutes pour faire le tour du public. Oui. Juste après vous dire que jeudi en live de Corse, soleil C'est la On va avoir une fin de semaine de ouf. Il paraît qu'il y est déjà Ah ouais? Oui, branleur. Ah ouais? Bon, ah oui non, mais oui, lui, mais, on je mets trop bien. Il qu'on essaye un jour de faire aide. le téléphone. Là. On est on est... Ouais, c'est super. faudrait qu'on essaye d'aller, euh, je sais pas, en Bretagne ou en au Groenland pour voir s'il nous suit. Parce qu'à chaque fois qu'on part au soleil, il est là. Il ce est que Vous en entendez là? C'est AJR. Ils seront nos invités tout à l'heure. On fera la fin d'émission avec eux. C'est énorme oui. ce morceau. Ouais. Et vendredi, un petit soupçon d'été à début avec Tidias. Hey! Il y aura Blacken qui sera là. J'en fais un peu trop Il y aura Julian Peretta Il y aura David Carrera Vendredi, ça va être la dernière émission, elle va être incroyable Il y aura une jeune fille Alors, tout à l'heure, j'ai ah, aussi un message de peur. souffle Elle m'a dit, elle vient, c'est une bombe J'ai même plus le droit de donner mon avis non. Même pas, je peux dire, non, l'émission va être chargée Elle m'a dit, non, elle vient, c'est une bombe Le est une titre bombe. est chambé. Comment tu prononces No Roots Non mais je... euh... Alice Merton Merci, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que c'est Alice Merton ou est-ce que c'est Alice Merton <rire> Merton. Pas mal, t'aimes bien, ah, bien, bien ça. bien, ça me marche ouais. Ouais. Et demain soir aussi. Et demain soir, alors ça c'est le phénomène que ah vous ouais. êtes nombreux à nous en parler, parler. claquette chaussettes oui. Je crois il Al y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. <rire> claquette J'ai demandé pourquoi c'était une vanne à la base, mais non, c'est un non, vrai truc. Je pensais que c'était une vanne. C'est une nouvelle tendance. C'était. Ah oui, non, mais ça, oui, ça, j'avais compris. Mais le, le, le morceau, je pensais non. que c'était une parodie. Non, non, en fait. Je crois non. que c'est très premier degré. Ouais. Ouais. Donc c'est au niveau de Major Laser, au niveau de la vanne. Ah. Ah. J'en ai vu plein au Energy in the Park. Des claquettes, claquettes chaussettes. C'est-à-dire ouais, qu'il ouais, y a des gens black. qui s'habillaient comme des merdes pendant 10 ans, ils peuvent enfin maintenant mettre les claquettes chaussettes. Mais les Allemands, cet été au camping, ils voilà. vont être trop tendance dans la Les Allemands, ils ont 20 ans d'avance sur les claquettes chaussettes. Émission allemande demain soir. Claque chaussette chaussettes et choucroute. On fait claque chaussettes et choucroute demain. Ça va, Ironman bien Il me fait flipper. Il me fait hey, flipper. Est super bien fait. J'adore. Et puis alors nous avons un autre déguisement plus cheap, celui de Sam. Celui qui conduit, celui qui ne voit pas. Il Sam. Voilà. C'est l'officiel Parce Aujourd'hui, on en parlera quand même de Sam. On en parle toute la semaine. C'est important oui. de vous rappeler qu'avant l'été, si vous conduisez, c'est que vous ne buvez pas. On y tient. On raconte des conneries dans cette émission, mais on veut vous retrouver en vie. C'est vrai. Voilà. Peu importe où que vous nous soyons, où nous voulons vous retrouver en vie. C'est tout, c'est important Et on a la Paramount qui nous a prêté euh, Squix Aussi. Mais le nouveau robot de, de... Transformers. Transformers. Transformers. mais Transformers. Merci. Ouf, ça fait une heure et demie ouais. que je cherche son nom alors que tu le <rire> savais. Est-ce que... Oui, est <rire> est que vous croyez en fait. que je peux le prendre dans ma chambre aussi A mon avis, non. Non, non parce que j'aime bien goler des trucs dans l'émission une fois de temps en temps. Ah, là, il faut euh... une grande chambre hein, parce qu'il est balèze quand même. J'ai ouais. une très grande chambre. Et ça sort demain, Transformers. Bon, est-ce que je peux faire le tour du public ou non après Après avoir dit bonjour à Marine. Mollure, Marine. Euh. Salut, Corée, salut toute l'équipe. Ça va, Marine, t'es en forme Oui, ça va. Tu vas Juste pour faire un bisou. Oh, C'est vrai, juste pour un bisou. J'ai adoré l'émission oh. d'hier, euh, l'émission Vérité d'hier. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. On a eu plein bien, de ouais. témoignages sympas, ah, Lolo. Je sais pas ce que trop, de, trop de musique et de non, trop, trop, trop de promenade. Hier, c'était vrai qu'on ah ouais. on commençait Désolé, à parler d'un truc, bam, on était coupé à chaque fois. Mais euh, vraiment, voilà, on a pu parler de tout. Il y a après... plein de questions qui sont arrivées entre-temps aussi cette nuit. Il y en a encore plein, plein, plein. Retard, main. Tu peux y répondre là en mentant c'est pas, ah oui. ah pas la Non, ce, ce sera que de, la, que de la connerie. Mais vous me les sortirez tout à l'heure, je les ferai tout à l'heure. Tiens, on fera un petit rattrapage de l'émission d'hier dans 10 minutes pour ceux qui ont raté. Ça, c'est des petits chocolats qu'on nous a amenés hier. On n'y a pas touché parce que régime, régime. Oui. Régime oui. Okay. Non, en, en fait, c'est oui. que tu as dit à un des stagiaires gardez-moi ça, je le récupère demain. C'est absolument ça. <rire> euh, C'est-à-dire que c'était sous clé. Mais voilà. Donc aujourd'hui, euh, on va se faire une émission de ouf. Putain, Iron en deuxième partie d'émission. Iron Man, Iron Man. Ah, ouais. tu le kiffes, hein T'as des Iron Couilles ou pas Là il vient de rire, c'est-à-dire on le voit pas, mais quand ouais. il bouge comme ça. Ah il a levé son truc, c'est qui rigole, voici l'artiste Ça va Ouais, ouais Rendez <rire> -le, -le. le mec qui est en dessous bref je discute avec lui là, juste avant c'est il il est... Est, est ouf elle lui a coûté un bras cette armure ah, ouais. mais, mais par contre il est obligé de prendre le métro comme tout le monde c'est ouais, ça, si ça le problème c'est que c'est Iron Man il a tout qui s'allume mais il prend il le il métro vole pas. Comme... Ouais, il ne vole pas il vole pas, il... Il vole pas encore voici l'artiste j'adore ce titre j'ai rentré dans ma vie comme dans un freestyle t'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde j'ai voulu percer ton cœur en titane j'ai vite compris que je n'étais pas de taille baby alors alors On va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on est va. On est séduisants, si c'est ce qui nous attire. bang, bang. bang. S'en va, sans pour autant tout foutre en l'air Une voix me dit non, n'y va pas D'un côté j'ai peur de me tromper sur lui Mais d'un autre je sais qu'il m'a conquis Bon on y va Si ça ne va pas je m'en remonterai les doigts sexy raffine Heel sexy raffine Heel sexy raffine Heel de sexy raffiner Chocolat, Chocolat, Choc choco, chocolat chocolat d'autres explications. <fix> Coe, 19h22 h sur Énergie Claquette chaussette demain chaussette demain claquette ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais <rire> Attention, c'est le moment de faire le tour du public alors pas de claquettes chaussettes mais que des costumes de super-héros bonjour mademoiselle quel est ton prénom bonjour je m'appelle Angèle salut Angèle ce costume c'est le costume de c'est le costume de Thor je t'appellerai Thorette tu seras ma Thorette puisque elle, la est, elle est très jolie à côté à, à côté moi c'est Brenda Brenda tu es très sexy en faut se lever. Hein. quand on est en Catwoman il faut se lever on ne peut pas rester assis, tournez-vous tournez-vous oh là là là là là Catwoman vous ah, habitez où mademoiselle ah. elle j'habite ah. habite... ah. Paris très beau costume très j'aime beaucoup à côté ma chérie Achelé. Achelé, lève-toi Ashley Achelé. Ashley, lève Ashley. Ah Ashley, ouais. Ashley, eh. Elle va me balancer deux vannes parce qu'à chaque, <rire> chaque fois elle adore balancer des, des vannes. Non, super non, je ne pas celui-là, je ne peux pas Girl. balancer une vanne. Mais si, super gars. Je, je peux Girl pas Girl. balancer une vanne là tout de suite maintenant parce que je suis trop occupé à rentrer le ventre. Ouais. Genre c'est une vraie galère. T'inquiète, euh... c'est l'histoire de ma vie, ça n'empêche pas de faire des vannes. Ouais, ouais. Donc euh, à côté, Spideman. Bonjour. Ça va Il est pas mal celui-là. Il est dément ce costume. Poutre <rire> apparente et tout. C'est bien, c'est bien. Tu l'as eu ce <rire> costume À l'étranger. Ah, c'est ouf quand même, c'est vachement bien. Ça coûte cher, je voudrais savoir juste un peu. Comme Iron Man, ça coûte un bras. Et à peu près combien ah ouais euh, 240 dollars. Ah ouais, Iron Man, attends, hey, oh, ah, 5000 boules. Ah, 5000 boules, Iron Man. <rire> <rire> Iron Man, il s'est fait pote avec euh, le mec qui a le costume, c'était l'aime pour ouais. avoir son, son Iron Man. Bravo, jeune homme, c'est très bien. Ouais, tu, ça mal, va ouais. tu, tu respires sous le masque euh, Oui, oui. Bien. Bon, ça va. À côté. Oui <rire> <rire> <rire> ah, Katana. C'est quoi là là Un truc de japonais ça C'est un truc ah. euh, manga. Suicide Squad. Suicide oui. Squad. Ah, bien sûr, oui. évidemment. À côté. Alors. Euh... Ah, voilà. <rire> Il a pas coûté 240 euros celui-là. Non, pas du tout. <rire> non. On vous mettra côte à côte tout à l'heure. On vous a, on vous a éloigné d'une personne. C'est quoi Ah, c'est des oui Oui. Je croyais que c'était oui. un stupiderman ouais. tout pour Je croyais que c'était une non. poule. Oui, Deadpool. Deadpool. Bien joué, mec, ouais. c'est Deadpool. Ah, derrière, mademoiselle, on dit. Alors, après, après nous avons. Levez-vous, ouais, levez-vous. Je suis c'est Ocean euh, et je suis en Harley Quinn. Bon, c'est un peu locuste. Mais... Non. Ah, ah, non, ça va. C'est pas, pas si mal que ça. Harley ah, Quinn, euh... il manque le maquillage. À côté, on le se lève. Moi, euh, c'est la dèche. Ok. <rire> tu es, tu es, je vais t'appeler. Tu seras la dèche La dèche. À côté, Wonder Woman, c'est ça Le prénom, le vrai prénom. Gabriel. Salut Gabriel. À côté, la demoiselle, euh, c'est quoi le prénom, c'est quoi Isabella. T'es en quoi Lève-toi, lève-toi, t'es en quoi C'est quoi ça C'est Halloween C'est une <rire> couleur quoi. <rire> c est, c est... Ah, Rogue dans X-Men. X-Men. Ah, oui, ah mais oui, oui. Mais oui, mais oui, Rogue, bien sûr capté. que oui. À euh, côté. Bonjour, Shekina. chez euh, Kina. C'est euh, Storm dans X-Men. Oui. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ouais, lève-toi. Ah, oh, oui. Ouais, si. Ouais, si. Yeah. Ouais, yeah. si je suis si, si. Pas la même coiffure, hein Les Mais À côté, à côté, à côté. Tu es quoi Moi, c'est Batman. Ouais, toi, tu t'aimes. Ouais, un t-shirt, quoi. On t'aime bien, un... t-shirt. Vous, vous savez, ce soir. Mais faut front, de tout savez, Je veux dire un truc. On vit, on vit ce que vous vivez quand vous organisez une soirée déguisée. Euh. C'est qu'il y en a 70% qui jouent le jeu à mort et les mm -hmm. autres, ils arrivent avec un t-shirt et font. Ah, t'as vu J'avais mm -hmm. oublié. J'ai euh... mis n'importe les batman. Il y a toujours ceux qui ne savent pas. Dans le fond, à côté. dans le fond, mais putain, elle est magnifique. Il y a Catwoman. Hey, toi, toi, ouais, moi, c'est aussi Catwoman. Eh, mais tourne-toi. tourne toujours sur toi-même. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, Catwoman. Elle est jolie comme tout. À côté. Ah bon là, toi c'est, ah, toi, toi tu t'es déguisé en en, en, en en truc de, de tu sais quand tu fais des travaux là en cône de signalisation, c'est Pikachu Il ouais, faut qu'elle vienne demain avec ses claquettes. C'est quoi, toi euh... Ouais, cherche pas, t'inquiète pas. <rire> ce, ce super héros n'existe pas. À côté, pareil. Mais moi c'est le cost hein. Ouais, ouais t'as mis une casquette quoi. Ouais, on est mal, patron, on est mal. À côté, c'est quoi ouais, Le masque et tout. Bonjour. C'est quoi euh... Catwoman aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est déjà ça. Ouais, c'est <rire> déjà ça. On va pas pas passer de participer. À côté. Catwoman. Mon nez. Ouais, ouais. ouais. ah, c'est mon nez. Mon ouais. costume. Oh, Rendez-moi mon costume. Qu'est mon nez. À côté. Je suis pas déguisé. Ouais, on a vu. Ouais, on a vu. Alors, les deux du fond, vous allez m'expliquer pourquoi vous ne faites pas partie de la fête. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Que ton est stagiaire. Mais je m'en branle. Ouais, pas, tu vas pas dans les bureaux, tu te trouves un costume. C'est pas un mot d'excuse. Je suis stagiaire. C'est pas un mot d'excuse. C'est tout ce que t'as trouvé Oui. <rire> ouais, non, c'est pas grave, ma chérie, c'est pas grave. On fait un bisou à Mélissa. Ça va, Mélissa Oui, ça va et vous. Vas-y, on y va, Mélissa. C'est pas une parodie, donc Non. non. Bah non. C'est très sérieux. Parodie, Mélissa, je t'écoute. Tu nous as envoyé un mail, un truc je vous ai envoyé un message sur Facebook en fait, vous avez répondu via Facebook ouais. On m'a donné une main de Hulk Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi je n'ai eu droit que un point de Hulk Pardon Il n'y en avait qu'un en fait Il n'y en avait qu'un, donc je fais un combat Moi mon costume c'est le point de Hulk, un ouais. seul ouais. Ok, bon, super T'en auras un sympa tout à l'heure Vas-y, je t'écoute Mélissa, c'est quoi ton message eh ben mon message, c'est que je voudrais taper un gros coup de gueule contre les moustiques, parce que ça commence à me taper sur les nerfs. T'as raison ah. ah. T'as raison, ils m'ont piqué ces saloperies. T'as un truc. Euh, sur non, mais, les mais moi aussi. Non, mais c'est un truc de ouf, quoi. Non, mais ça m'énerve, ça me rend malade. Je me demande pourquoi ça existe, qui a eu l'idée de faire ça, pourquoi. Moi je suis d'accord avec toi. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi Dieu, à un moment donné, il leur a dit je vais leur mettre une planète qui va être cool, mais je vais inventer quelques insectes qui vont bien. On n'est leur... pas tous égaux devant les moustiques. Putain, moi, je mais... me fais défoncer à chaque ah, fois, Non, moi aussi. Oh là là, alors. Moi, ouais. je, je, oui. Est-ce que tu as la fameuse peau à moustique Parce qu'il y a toujours des gens qui disent il y a des gens qui ont une peau ou le sang. Ah oui, disent... c'est un truc de ouf. En gens, fait, c'est mais... pas ça. Et t'as des gens aussi qui font des allergies. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont faire ouais. un petit bouton t'as des gens, ça devient un bouton énorme. Ouais, ça ouais. fait des bleus même. Ouais. Bon, alors, oui. attention. Ouais. Bah, la semaine dernière, je suis allée à Deauville, et en fait, je me suis fait bouffer par les moustiques, et, euh, comme par hasard, bah, on devait sortir et tout, et moi, je voulais, bah, pécho un mec. Et, ah bon comme par hasard. Ah, C'est clair, en bah, coup, la musique, je m'en fous, et <rire> bah, façon, je m'en fous, je veux pécho un mec. Non, non, non, c'était un mec précis, mais genre, j'avais plein de boutons, et comme moi, j'aime bien les trucs ouverts dans le dos, j'avais mis ça, mais mon dos était couvert de ah, boutons de ah, mais pourquoi t'as mis ça aussi, alors? Ah, oui, mais pourquoi, oui. elle a raison, Piet, pourquoi t'as mis un truc ouvert dans le dos? <rire> bah, parce que du coup, moi j'adore ça, et d'habitude, comme j'ai rien sur oui, le. Mais dos mais tu bah, voyais bien que c'était moche là, enfin, les oui. balles le faire. Bah, oui, Mais, ouais, mais tu l'as des trucs comme ça, justement. Et, donc, et je pensais pas me faire bouffer par les moustiques. Et, tu et pas du coup, bah, et ben, je pense que quand il a vu mon dos, il s'est dit Ah oui, d'accord. Et du coup, il s'est barré, mais bon. Ah, ouais, de moustique c'est pas sexe. Alors, tiens, alors, il y a un truc dans le journal que Pietre m'a choisi. Écoutez-moi bien existe-t-il des pots à moustiques Point d'interrogation. Écoutez bien. Est-ce que vous savez pourquoi Madame Moustique vous pique Parce que oui, c'est Madame Moustique. C'est que les filles qui piquent. piquent les mâles, ouais. les ah, mâles. Ils s'en foutent, ils sont à la couille, ils jouent à FIFA non, Moustique. Euh... Euh... <rire> les mâles, ils ouais. sont là, ils sont à la couille. <rire> Moustique et, et il lui disait, elle va rapporter le sang et c'est elle qui va. Ouais. Et, donc, et vous savez, vous savez que c'est pas une blague, quand elle a bu, elle vous pisse dessus. Ouais. Parce oh. que sinon, elle ne peut pas redécoller. Ah. Ouais, elle est trop lourde. Eh ouais. oui, madame. Alors, Madame Moustique se fie aux odeurs provenant des bactéries présentes à la surface de la peau. Or, ah, l'augmentation de la chaleur corporelle Favorise l'activité bactérienne C'est-à-dire plus vous avez chaud, ouais. plus il y a de bactéries Parce que vous suez, qui rend ça. certains épidermes Particulièrement appétissants pour les moustiques C'est le cas des femmes enceintes, mais aussi des personnes ayant de la fièvre Ou encore celles qui ont bu de l'alcool Donc, ah. Mélissa, euh, es-tu enceinte Non, mais il y de la beaucoup fièvre. de... Ouais, t'es alcoolique ah, ah, toi Et toi voilà, Moi, ouais. je ne bois pas, ouais. mais je vais Et aller en... faire un test de grossesse <rire> directement je vais y aller non mais c'est vrai ça il y a des gens moi par exemple là je me suis fait bouffer et dès que tu ah regrattes. Oui, mais non. moi il me pique je suis toujours celui qui se fait piquer le moins je ah sais bah pas moi quoi, il m'aime bien putain bizarre, hein. il m'aime bien je te Pourtant jure c'est la folie bah. tu mets quoi dessus des compresses alcoolisées mais je mets rien c'est ça mon problème c'est que je gratte comme un con et là t'as toujours quelqu'un à côté de toi qui fait ne gratte pas et tu regrettes parce que ça gratte moi petite on m'avait dit de faire une croix avec l'ongle ça sur marche les... aussi ça calme ça calme faut chauffer aussi Tu sais, genre, bon, si tu fumes, tu rapproches une cigarette ou sinon un briquet. Et, si, c'est vrai. Et bah, la chaleur, tu mets ta main, ça dans, mets ouais, ta main dans, tu, dans le feu. Tu peux t'arracher le bras aussi. <rire> la chaleur, ça, tu le si verras, ça, ça, mal, tu ça expulse le venin. ça t'aura moins mal. expulse le Bon, je te fais un gros bisou, ma petite Mélissa. Bon été quand même. Merci. bisous A bientôt, à bientôt. Je t'embrasse fort. Iron Man est derrière moi, je te jure, je flippe. J'espère que ça va chez vous la maison. Que vous passez un bon moment. On a plein de surprises ce soir. On t'envole pas. Tu vas faire super héros tout à l'heure. <rire> Feels fake. Somewhere I lost a piece of me. Smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. I call you on the phone. Need you on the other side. So when your But you gotta be there for me too But you gotta be there for me too Last it took control of me Can't do this alone Sometimes I just need a light If I call you on the phone Need you on the other side So when your tears go down your pillow like a river I'll be there for you But you gotta be there for me too me too, boy I'm holding on to something, won't we'll look out of you for nothing, I'm running, running just to keep my hands on you, it was a time that I was so blue, what I got to do to show you, I'm running, running just to keep my hands on you, Oh, Qu'est-ce que c'est bon là. Bienvenue sur Énergie tout le monde. J'espère que tout roule, vous êtes en pleine forme. J'ai bien parce qu'il y a des gens qui ont filé deux masques de Transformers en plastique. Pourquoi euh, C'est les siens, c'est ceux d'Iron Man, c'est des ça, potes à lui. Il a dû les décapiter. À, euh, le le sort, film sort avec Énergie Oui, tout à fait. Ah, il faut aller le voir. Il sort ah demain. J'adore ouais, moi. À mon avis, à mon fois. Fois. il va, il va ouais, déchirer celui-là. À ah, tout de suite, bougez oui. pas, on revient. Votre radio préférée, faut être préféré ici. Energies. music only. only. Merci d'avoir fait tomber mon téléphone dans les toilettes la soirée mythique. Et merci d'avoir renversé mon cocktail sur pierre. Sans ça, on ne se serait jamais rencontrés. Merci, maladresse. Rencontrez-vous aux soirées mythiques en téléchargeant gratuitement notre appli. Mythique, love your imperfections. Lidl, enseigne alimentaire préférée des Français. Allô, patron? Alors... Cette fois aux poissons. Et bah, devinez ce qu'ils ont ramené dans leur filet. Du filet de saumon entier sans OGM. En ce moment, il est à 10,99€ les 650 grammes au lieu de 12,99€. Moins 15% sur le filet de saumon entier. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Ah non, et à 10,99€, pour en profiter, il va falloir se dépêcher. Arrête Ah bah oui, je sais, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 16,91€ le kilo, élevé en Norvège. Offre valable jusqu'au mardi 4 juillet. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Vous en avez assez des petites annonces en voici une grande. Du 24 juin au 8 juillet, Audi vous souhaite la bienvenue aux journées All Access. Offrez-vous votre Audi d'occasion en toute sérénité grâce à notre pack d'offres exceptionnelle. Entretien, plus financement, plus accessoires. Pendant les journées All Access, profitez de toute l'expertise et du savoir-faire d'Audi sur une large sélection de véhicules d'occasion certifiés. Audi Occasion Plus. Quand on veut une Audi, on va chez Audi. Détail des offres chez votre distributeur Audi Occasion Plus et sur audi.fr slash occasion. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Ce super bon plan KFC du mardi. 13 Tenders pour seulement 6,95€. Je pourrais partager avec Ben ou Amélie. Ou pas. Ouais, plutôt pas même. Tous les mardis chez KFC, 13 Tenders pour seulement 6,95€. À partager ou pas. Pour votre santé, bougez plus. Vous aimez être à la pointe du chic DS Automobile présente DS3 Connected Chic. Avec ses jantes alliages diamantées, sa navigation tactile, sa caméra de recul, sa robe biton et son pavillon flottant, cette citadine produite en France combine merveilleusement élégance et technologie. DS Automobile Jusqu'au 30 juin, pour l'achat de DS3 Connected Chic, DS Automobile reprend votre véhicule 3000 euros au-dessus de sa valeur. Détail de l'offre sur dsautomobile.fr Comme Spider-Man, il a des pouvoirs qu'il ne soupçonnait pas. Comme lui, il a des réflexes, des sensations que les autres n'ont pas. Comme Spider-Man, il sauve des vies. Il, c'est Sam. Et Sam, ça peut être toi. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouve Sam avec Spider-Man au cinéma et sur les réseaux sociaux. Jusqu'au 20 août, avec Noroto, vivez le plus cool des départs en vacances. Profitez des indispensables de l'été à prix ultra cool en centre sur noroto.fr. Si le canapé, je le mettais plutôt ici et la tape comme ça. Euh, du coup, l'étagère, je la mettrais là et la lampe ici. Voilà, il ferme le coffre. Pendant les soldes chez IKEA, préparez-vous à faire des choix faciles. Et jusqu'au 3 septembre, profitez de nos offres de financement en 3 fois sans frais pour tout achat entre 150 et 500 euros. IKEA Remboursement sur une durée de 3 mois. IKEA France SAS est un intermédiaire de crédit exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Voir conditions en magasin sur ikea.fr déguise Passez l'été en mode fiesta avec déguise Jusqu'au 30 juin 2017, 5 euros offerts sur vos commandes. Déguise-toi. sur déguise des milliers de déguisements et d'accessoires. Draag, slaan, la la slaan, slaan, slaan, la It's like the most short of poems in unison It's like a little sun in a single name Sing a shout no matter what comes in your way D-A-O-W is what I say Every day on your challenge your words Yeah, yeah, yeah Don't give up in your life Just get up, get up, get up, get up, live up Even though it's hard And say, yeah, yeah des mots doux, des mots doux résonnent en nous quand tout devient fou. Mon chant vole de ville en ville, il se balade. Faire le bien, c'est pas difficile si le son s'évade. Sing a shout no matter what comes in your way. D-A-O-W is what I say. Every day, on your challenge awaits. Yeah, yeah, yeah. Don't give up. Ik sur un élément euh, que j'appellerais une espèce de malchance. Vous savez que dans cette émission grâce à vous, à chaque fois qu'on a fait des conneries, on a arrivé à 1,3 milliard de vues sur Youtube L'émission est numéro un. Grâce à vous tous les soirs, on a eu que des chances de dingue. Vous êtes 9 millions dans ma communauté euh, en réseaux sociaux. Tout ça, c'est énorme. Mais il y a un petit phénomène qui se passe. Pierre, tu veux que je fasse tes SMS pendant l'émission oui, non je suis en train de regarder ma photo d'Iron Man. Que oui, bah, tu je t'écoute. Il pendant... euh, y a un petit phénomène dont tu oh, veux parler. C'était ce petit phénomène de malchance qui fait que des fois, lorsqu'un artiste vient nous voir, oui. il sort de la programmation le lendemain. Ah, ah c'est vrai. Faut-il oui. parler de tous ces artistes qui non, sont là Non, on n'en parle pas. En disant, je suis très Souffle. content d'être là. Et le <rire> lendemain... <rire> N'était plus diffusé sur énergie. C'est une espèce de faux soyeur. Il passe là et pas pour tout le monde, heureusement. Et, bien, et donc, hier, c'est génial parce qu'on avait reçu Vincent Maisel, c'est ça Vinel. Vinel. Vinel. Vinel. Enfin, Vincent, quoi. De The Voice, vous voyez, c'était génial. Il nous a fait une surprise. et bien, on apprend ce matin que la tournée The Voice est annulée. Mais non, mais non. C'est vrai ouais, Elle est pauvre. Ouais. Mais non. Ouais. La malédiction ça pas continue. <rire> c'est impossible. Ouais, Il paraît qu'ils avaient vendu pour une grande salle, je crois, dans l'Est de la France, 150 billets. Ah oh Et, euh, et voilà, faute de remplissage. Mais euh c'est juste une date, c'est pas toute la tournée. Toute la tournée. Mais la tournée. Mais non, normalement c'est un gros truc la tournée. Oui, oui. Ouais, bon, bah c'est bon. Faut que ça sert à rien de retourner. Ah <rire> <du coup> de... <rire> mais je Hein, voilà. Bon, c'était pas avec énergie Non. Non, non, non. non bon, ouf. <rire> <rire> Ou. Oh, ça va. sinon Ils auraient été tendus. Ils auraient oh. été tendus ouais. comme des tissus. On leur fait des bisous. Hein, du mais coup, Évidemment. Ah ouais, mais c'est dur. Mais non, en mais même temps. pas drôle. Bah, puis on embrasse Vincent. Mais je crois savoir pourquoi. Je crois avoir une petite idée. Hein? Parce qu'en fait. La tournée danse avec les stars Marche bien Parce qu'il y a les participants Et le jury ouais. Qui vient ouais. Et tu vois tous les gens Que tu vois à la télé Sauf que là Dans The Voice Les stars c'est le jury Tu ouais. ne vois que Mika Tu ne vois que Mahgem Pokora Sauf que dans la tournée Il n'y a pas le jury Il n'y a ah, que les petits ouais. jeunes Et je pense qu'à un moment Pour les gens C'est un peu déceptif Et ils aimeraient voir tout le monde C'est vrai. Et je pense que là, bon, ça n'a pas été. Dans avec les stars, ça remplit mieux, par avec les. Ouais, pas... Oui, je, je crois. Hein. Oui, je crois que ça, ça remplit un peu bien, mieux. parce qu'il y a les danseurs. Mais parce qu'il y a les danseurs, il oui. y a les danseurs le jury. historiques, il y a ceux qui reviennent, il y a le jury. Il y a le jury qui donc est là. Donc je pense que les gens, ils en voient plus. Et là, tu n'as que les candidats, en fait. Tu ouais. en as ouais. huit. Huit, ouais. huit inconnus. Enfin, pardon, il y, ah. y en a qui gagnent, mais il huit inconnus, quand même. Tu vois, qui ne sont pas encore. Donc, mmh. ils... ouais. Bon, c'est une triste pour eux, mais la carrière, la vie continue. Des tournées annulées, vous en aurez toute votre vie, ça arrive tout le temps. Oh là là là, on fait un bisou à qui Euh, on fait un tribunal populaire Non ah non Dans un instant Il y aura qui peut battre Un membre de l'équipe Il y aura Tanguy Qui sera là Ça va Tanguy Ça va et toi Ouais Tanguy On va se battre Sur quelle discipline L'anglais L'anglais il euh... y a un tribunal euh, Ok oui, Non l'histoire où je préfère ah Mais ça toi, sera ah de l'anglais On vient de me donner Un grand coup de coude En disant C'est pas prêt ça Donc ça sera de l'anglais Voilà D'accord Et c'est toi qui choisiras Qui tu vas affronter Pour l'instant Tribunal populaire Alors <rire> Pour le truc plus tu populaire qu Évidemment, quand il n'y a rien d'écrit dans mes <rire> Tu sais que ça pue. Eh ben. Bon, allez, bah, je crois qu'il faut dire allô. Oui, dis allô. Tu vas. Dis Allô. Allô oui <rire> T'as reconnu Ça y est, j'ai comme l'impression que je vais me prendre une histoire de Mikado dans la gueule. Voilà. <rire> monsieur, un monsieur. Serait-ce monsieur Ritza serait Exactement. Mais comment allez-vous, cher ami <rire> Ça va et toi mais Ça va bien, ça me fait plaisir de te voir. Ben lui, ça va pas, il a <rire> faim. toujours suis toujours fait, j'attends toujours, mais bon. <rire> euh, non, c'est pas. Rappel des faits quand même pour ça. Rappel des faits, Ritsa. Ritza, si, si, Ritza je te laisse rappeler les faits, je dirais si c'est vrai ou faux. Alors en fait, on est monté au fluoroscope à Poitiers dans, dans une lacelle à 35 mètres de hauteur pour boire euh, un coup et manger, sauf que accidentellement, un petit peu fait exprès. Les micados sont tombés. Ah. Et elles sont passées dans les mains de Corée juste avant. Et j'ai l'impression que tu as fait exprès quand même. Ah, c'est pas bien, t'as pas le droit de faire ça, sacrilège. Hein. Après, il a voulu les manger, mec. Il avait une purée de micados. J'ai jamais vu ça. C'était horrible. Il a, il a ouvert, il y avait des micados. il n'y en avait plus un qui était ah, Il a trouvé le paquet quand même. Il y avait mille, mor mille morceaux de micados. Mais c'est fragile un micado. faut ah, en ouais. prendre soin. Mais euh... Ah, on alors, pouvait alors. plus les manger. Oh putain, je suis. Eh, tu sais quoi Je suis sincèrement désolé, c'est un accident. D'accord. Les gens qui ont vu la vidéo voient bien que. Je sais très bien que c'est un accident. C'est moche. Je bien que tu l'as fait exprès, donc il y a une petite sentence. Eh, mec, je change de sujet. Mais tu vois pas derrière moi, il y a Iron Man. C'est vrai Mais je te jure. Mais attends, derrière toi, il va y avoir autre chose, là, vu que je vais te proposer. Alors, on écoute. C'est quoi la sentence C'est un jeu de mots pourris. Dans Mikado, il y a Mika. Et Joe. Ouais. Donc, tu vas devoir faire 5 minutes d'émission avec Mika sur le dos. <rire> en plus, il aime pas quand il y a quelqu'un d'arrière, il <rire> déteste ça. Bah, je vais faire mal. Hein. Allez, viens, Mika Mais sur le dos, c'est-à-dire. Bah, sur allez, ton dos Sur toi mais vous êtes ah, sérieux, genre, il se fait comme ça, ouais. T'as mal au dos, coco, en plus. Mais en plus, j'ai toujours mal au dos. Tu te mets en koala ouais. Voilà, en koala. Rincez-vous pour pas qu'il ait mal quand même. Je le tiens, tiens, je le tiens, je le tiens. Allez, allez viens, Mika. Ah, il est lourd, mais il est gentil. Oh, ça va Oh, j'étais pas prêt. Eh, un grand gaillard comme toi, là C'est bizarre, non C'est bizarre, mais enfin, je crois que tu as un ami qui dort avec toi la nuit, oui, On en parler, hein. Vous avez vu la nouvelle vie sexuelle de Mika Non, non mais bon. Ah oui. Oh, il oui. paraît que ça a changé. Polo le mécano Avec, avec, Polo. avec Polo le mécano Dans cette émission, vous le savez, nous sommes Geoffrey Lee. Ah. Mika vit avec son ami Polo le mécano. <rire> Et donc, je crois que Polo ne fait pas que lui changer les pneus arrière de sa voiture, ni le pot. C'est juste Impos. un coloc. Quand il m'a montré tous une photo, ils sont tous les deux en caleçon, torse nu, avec des cigares dans le lit. C'est un coloc! C'est juste un coloc! Oh moi, moi j'aurais un pote qui vient dormir chez moi, bon, on serait torse nu avec des cigares en faisant une photo comme ça chelou! C'est juste un coloc! Cool, <rire> allez, montre, <rire> allez, montre, allez, vas-y! Vas-y, mangerite ça! Il est lourd, en plus. Mais, mais oh, mais oh! oh. oh Voilà! Voilà! C'est ah, voilà. voilà. bon, t'es vengé! Mika c'est bon! Et je reste là! C'est bon, Rita. Ah, son transition! Si tu veux, ouais, tu la Et Mika Eh bien, ah, ça. ça y est, il est sur mon dos, je vais faire un petit selfie pour te l'envoyer! Euh, voilà, j'aimerais bien avoir une preuve, parce que euh, là, je ne vois pas! Cool, ah ouais, putain, mais qu'est-ce que tu, comment tu et fais! Mais pas trop, trop, hein, je veux pas que t'aies mal au dos non, non plus! Non, le problème, c'est pas ça, c'est comment tu fais, Mika, petit comme tu es! Ouais! Mais il en en adamantium à l'intérieur, c'est comme Wolverine! Allez, vite! Allez, Mika, mettons-nous torse nu et fumons des cigares! Bon, mon Ça, je te fais un gros bisou Je t'embrasse Allez ah, gros bisous, à tous. Ah, bien bisous. Mon pote, Applaudissez Ritsa S'il vous plaît Tous les super héros ouais. Bisous mon gars Même Iron Man applaudit <rire> Iron Man Débarrasse-moi de ce merde La question <rire> Non on a dit 5 ah, minutes non. On attend la fin de la chanson Voilà ah, ah, non, Bienvenue oh, je... Cette émission C'est une <rire> <non. rire> <laughs> ah, aiglech bisous sur le bras ça te dérange plus toi de ça ne te voici charlie Pouche sur oh, oh. been run around run around run around throwing that dirt all on my name Cause you knew, knew that i knew that i knew that i'd call you up You've been going around going around going around every party in la Cause you knew that i knew that i knew that i'd be at one oh,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 perfume regret You got me thinking about when you were mine And now I'm all upon on you What you expect But you're not at home with me tonight J'ai besoin d'attendre l'été pour qu'il fasse beau chez moi. Parce que Coé, c'est mon soleil toute l'année. Oui, j'assume. I love you, Coco. <tousse> Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Oh là là là là là mais c'est Iron Man avec les yeux qui s'allument derrière moi, c'est ouf! Ouais, par contre, quand il applaudit, c'est pourri. Hein. <rires> Il a un charisme tout de ouais. Tant vu ce qu'il a dans les mains, euh, s'il applaudit trop fort, ah ouais, il explose. Je les trouve très sexy, les filles en super-héros dans le. Vous savez quoi Je vais être honnête avec vous. En mode délire sexuel. Ah! Pietre, dans cette équipe, était le mec qui aime costumer ses ah, partenaires Ah, j'adore ça, J'ai toujours trouvé ouais, ouais. ça extrêmement pourri. Et non, non. finalement. Je suis en train de changer d'avis. Je suis sur ah, un lapin rose en ce moment. un lapin crétin. Non, mais je suis en train de me dire que si ta nana fait une petite surprise en mode comme ça dans en le. Catwoman C'est fait oui. Non. non, mais Supergirl, machin, toutes les ouais. sont... Franchement, à part les 2-3 losers qu'on oubliait, <rire> Mais sinon, je trouve que c'est pas mal. Bah oui, c'est pas mal. Je trouve que c'est un petit côté sexy, non? Toi, non, Sam, non, tu ne me <rire> pas du tout. Non, voilà, je te trouve ça euh, joli. Moi, c'est Iron Man. Hulk, imagine. Ah non. <rire> oh là là, non. Tanguy, tu es prêt pour l'anglais Ouais, je suis prêt. T'as quel âge, Tanguy J'ai 14 ans. Mais tu sais qu'on va te déchirer, Tanguy, en ouais, anglais. Ouais, mais 14 ans, fin... il est en plein dans ce qu'on va faire là. Les <rire> verbes irréguliers ouais. Ah oui, bah, ouais. tu vas nous déchirer, alors. Il faut que tu choisisses <rire> la personne de l'équipe que tu vas affronter. Euh, je vais prendre des... Tu devrais pas. Non, réf réfléchis bien. Essaye de réfléchir à des gens qui pourraient ouais. pas être très bons en anglais. Et moi, je me dis que Marlouche peut être une burne en anglais. Moi, je suis bonne en anglais. Ah bon <rire> Loris, je miserais tout sur ça. Tu le fous moi, je dirais. Alors, regarde, Loris, il est pas bien. <rire> prends Loris, prends Loris, prends Loris. Bah, ouais, je vais prendre Loris. Ah, pas ah, ah, en anglais ah, ah, ah. Oui Oh là là Qu'est-ce qu'il a gagné, gagner, Souf Euh, par excuse-moi! Ouais, bon, il, il y a une tablette Samsung Galaxy. Loris, <rire> va t'éloigner là-bas. C'est une catastrophe. Tu quittes le studio. Non, mais attends, ça veut dire que Tanguy, il a peut-être des chances de gagner. Attends, c'est ça qui est bien. La dernière fois, en orthographe, j'ai déchiré tout le monde, je vous rappelle. Ouais. Il a 14 ans, Loris, je te rappelle. Hein. Ah non, mais je suis une burne en anglais. Il <rire> a 14 ans. Non, mais par moi aussi, je suis une burne comme pas possible. Bon, écoute-moi bien, dire. mec. Je vais t'interroger pendant 30 secondes. Sur un maximum okay. de verbes irréguliers. Ouais. <rire> Il m'a bien de lui. Tu vois ce je que c'est les bien. verbes irréguliers Ouais, ouais, non, je vois, mais euh, je ne les connais pas donc ça va être compliqué. Ah, T'as 14 ans, tu vas être en plein dedans normalement. C'est là, rien. je vais en plein plus, dans les verbes ouais, irréguliers. Ça va te revenir. Tu es prêt Ok, ok. Top To be, was, where uh, To be, was, where uh, Want. Ok, want, okay, want. <rire> allez, on y va. To bet Bet Euh, Beaten. Beaten, ok. Beaten, okay. <rire> to blow, blue. Euh. Blue. Blue. Blue, Blue, <rire> c'est bien. Blue. <rire> non, mais je, je suis vraiment nul. Hein. En ouais. plus, on n'a pas appris ouais. les verbes réguliers. t'inquiète pas. To bite, beat. Allez. faites Bah ah. Voilà, au moins un. <rire> to cut, cut. Cut. Ok. Un, deux to run, run. Euh. Wong. Terminé. Euh, euh, Mais des... <rire> je suis pas sûr que il se fasse mieux. Ah, donc, okay. donc, magnifique. Donc, euh, to be. Tu m'as dit attends, le verbe to be, tu m'as dit was. Attends, attends, Il y a Lolo le, le qui rentre. Okay, je je ne dis réponse, pas, allez. Mais Blouge, ça. <rire> blouge, et, et, blouge. Et, et run, round, wrong. Ça, c'est magique Mais aussi. Vas-y, tu, tu peux rentrer. Ouais. Le niveau n'est pas très haut! <rire> T'as tes chances! Il a, il a fait quoi? Oh, oui, je, je, euh, ouais. je te le dirai après, mais j'ai bon envie de dire. dire c'est possible. <rire> pas loin. T as t as t as mais je ne poserai pas tout sur toi non plus. Alors, attends, c'est quoi? C'est 30 secondes euh, irrégulier, par exemple. Tu ouais. dis euh, le participe passé, en fait. Non, le dernier. Pas d'exemple. pas ce que. Bon, vas bon tu vas comprendre. <rire> to be, was, where, been. To bet, bet. bet. Ok. To blow, blue. Blood, Blood. <laughs> oh, est blue, j'avance. To, <laughs> to bite, Beat boat, boat. Quoi? Okay. To cut, cut, coat, <laughs> coat. <laughs> to, to, to run, run, run, run. Okay. To put, put, putted. <laughs> Ah, tu es une petite non, non, mais c'est une cata pour moi, l'anglais! Eh <rire> euh, là Alors, donc, donc notre ami. Bon, je crois que c'est 2 à 3, si ouais, ça. Ouais, c'est ça. C'est Loris qui gagne. <rire> ah, j'ai gagné! <rire> ah là, ah, ouais, ouais, ma mère, c'est contente, hein, franchement. En anglais. Alors, je pense que par contre, le prof d'anglais de Tanguy est en train de se suicider. <rire> donc, donc, Tanguy nous a dit: to be, was, where il fallait dire been, been. et pas want. Too bet, ah, okay. too bet, bête. Tu m'as dit beaten, tanguy, better. better, maintenant better. Too bad, bête, bête, bête. Bête, c'est parier. Je m'en souviens, est-ce que c'est bête de parier, on me disait. Voilà. Ah. Et oui, puis bête click blue. Il y a plus ça quand même. Oui, effectivement. Comme... <rire> to blow, blue. Et là, alors là, tu lui m'a dit blouge. Blouge. <rire> Toi, tu m'as dit blood. C'est brown. Oh, bon. Et t'es dur celui-là. To bite, oh, beat. Beaten. Ouais. Et, et lui m'a dit beaten, toi tu m'as dit boat comme un bateau. Comme ouais. <rire> cut, cut, cut, cut, tu m'as dit coke. Qu'est ouais. ce que ça veut dire Non, c O-U-G-H-T. Mais non, mais c'est coupé, c'est cut. cut. Ah, mais je sais pas. c'est mordre. Ouais. Oui. Bah, oui. Parce que moi je me souvenais de ça, mordre la bite. Mordre la bite ah <rire> Mais c'est bien, il faut se trouver ouais. des ouais. de mémo techniques. comme ou bit, bit, click. Moi je me dis. Attention, tu vois, et après ouais. il y avait ouais. tout, put, put et c'est tout et non pas putide, euh, poutide euh, Doris, qui n'existe pas C'était eh bien, eh bien écoute Tanguy, j'ai gagné Tanguy, <rire> tant pis, on garde la console pourtant <rire> le niveau n'était pas hein ah, ouais. non. ah oui à bientôt, bisous ta chance. voici celui qui en une soirée est passé de deux mois de tournée à deux mois de vacances, voici Lissandro <rire> sur Energy ah oui c'est vrai bah oui Pourquoi ah Du coup, ah il a re-réservé. Oh... Ah oui, c'est vrai ce ouais. <rire> Il a rappelé Trap Advisor. <rire> il a rappelé Marmara il a dit c'est bon Finalement, je le prends Mon bagalo Je suis là que je le prends Avec toute la troupe J'adore cette chanson Elle est prends bien On est sur énergie, tout roule J'espère que ça va chez vous à la maison Blouge Blouge Je oh, <rire> te connais À travers le regard de mes aînés Je connais ton histoire mais j'ai jamais jamais jamais marché sur ta plage J'ai grandi sous le soleil de Sambouj à l'heure midi Mais j'avais les yeux vers un autre pays. Ik weet is Je t'assure que toi et moi c'est gravé Oui c'est sûr que je reviendrai et je te ferai danser Merci tout le monde, j'espère que tout va bien. Je m'appelle Koé, la semaine n'est pas finie, ça va être énorme. Rien que ce qui arrive dans l'émission avec tous les super-héros qui y dans le public, suivez-nous sur Twitter. Hashtag, il un, un hashtag ce soir Hashtag super-héros Non, Koé saison 7. Voilà, on n'avait pas d'idée. C'est <rire> voilà. voilà, saison 7, bah, alors pourquoi faire compliqué à Tout de suite on revient.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 Tu veux faire des économies Ah bah oui En ce moment, chez Bouygues Télécom, oui. tu peux profiter de la B-Box Miami plus un forfait mobile pour seulement 14,99€ par mois. 14,99€ Mais c'est un prix... Exceptionnel, comme moi. Nouveau chez Bouygues Télécom, profitez de l'offre spéciale Box plus forfait mobile à 14,99€ par mois pendant un an, puis 35,98€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, e-box Miami avec un forfait BNU 24-24 20 méga, offre soumise à condition et éligibilité. Vous le savez peut-être pas, mais en ce moment, c'est l'opération Mon Déménagement avec EDF. Pour toute souscription d'un contrat d'électricité ou de gaz EDF, vous profitez de bons plans pour faciliter votre déménagement. Des réductions sur la location de camions, d'un box de stockage, des heures de ménage ou de la déco déménager devient plus facile avec EDF offre valable sous condition jusqu'au 30 septembre pour toute souscription d'un contrat d'énergie auprès d'EDF à découvrir sur EDF.fr l'énergie est notre avenir, économisons-la tu savais-tu qu'avec le forfait mobile free tu avais 25 Go d'internet dans plus de 35 pays là mais non, mais non, je sais pas maintenant tu sais, maintenant tu sais offre soumise à condition sous réserve de couverture 25 Go en 3G, facturation au-delà plus d'infos et pays sur mobile.free.fr parlons des pros avec Renault Pro Plus je pars en livraison, on a quoi ce matin je t'ai mis 110 baguettes et plateau de viennoiserie. Bon, tournée habituelle, plus 20 croissants à la mairie. Ok. Euh, tout ça avant 8h. Alors en route Simplifiez-vous la vie. Avec Easypack Pro, Renault Kangoo Confort est à partir de 135 euros par mois sans apport. Entretien, garantie et assistance inclus. <tousse> Loyer taxe pour Kangoo Express Confort DCI 75. Crédit bail 60 mois, 80 000 km sous condition de reprise. Réservé aux professionnels jusqu'au 30 juin. Immatriculation avant le 30 juin si accordé à Kessa. Renault.fr Ce super bon plan KFC du mardi tenders pour seulement 6,95€ Je pourrais partager avec Ben ou Amélie Ou pas Ouais, plutôt pas même Tous les mardis, chez KFC, 13 tenders pour seulement 6,95€ à partager ou pas Pour votre santé, évitez de grignoter Leclerc Eh ben Juliette Si tu n'aimes pas les nectarines et les pêches, on va te donner autre chose Maman, ils sont trop bons, ces fruits sucrés, juteux Pêches et nectarines jaunes et blanches, produites en France et vendues chez Leclerc à un prix que tu peux en manger autant que tu veux mmh. Je vous adore, toi et tes fruits. Du 27 juin au 1er juillet, les 2 kilos de pêche et nectarines, jaunes ou blanches, origine France, catégorie 1, calibre B, sont à 3,19€, soit moins d'1,60€ le kilo. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Mmh, C'est vrai qu'elles sont bonnes et à ce prix-là, j'aurais dû en prendre plus. Mmh, je valide. Si t'y envie d'être enfin posée sans jamais être fliquée, va voir si t'y a... La recherche d'appartements, aujourd'hui c'est tellement ch**, mais pas avec Citiya. Citiya, si envie d'inviter qui tu veux, sans jamais de couvre-feu, va voir Citya. Citya est l'agence de rencontre immobilière qui va te faire enfin aimer ta recherche de logement. On a plein d'appartements partout en France. Citya si envie d'un appât, va voir Citiya. Citiya.com Merci de m'avoir tenu à l'écart pendant la moitié du dîner mythique. Tout. Et merci de m'avoir fait rougir devant Marie. Elle a trouvé ça trop mignon. Merci, timidité. Rencontrez-vous au Dîner Mythique en téléchargeant gratuitement notre appli. Mythique. Love your imperfections. Leclerc. Cherry, une Renault Twingo en location, 4 euros par jour chez Leclerc. Non. Si. Et pour 1 euro de plus, tu as une Renault Clio à 5 euros par jour. Non. Si et pour encore 1 euro de plus, une Fiat Tipo 6 euros par jour pour une Fiat Tipo, chez Leclerc. Non Si. C'est parce que partir en week-end ne doit pas être une question de prix. Que chez Leclerc, la location de voiture est disponible à partir de 4 euros seulement hors frais kilométriques liés à chaque modèle. Voir modalité et magasin sur le site location Leclerc. Twingo, Clio ou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 Déguise-toi Condition sur déguise-toi.fr Des milliers de déguisements et d'accessoires Comme tous les matins, j'étais sur le trajet du taf Comme tous les matins, je marchais la tête un peu dans le sac Les yeux rivés sur mon portable Ce matin-là, j'ai pas fait gaffe en traversant le boulevard Et je me suis fait faucher par une voiture Aujourd'hui, mon seul trajet, c'est entre mon lit et ma salle de bain Mon frère veut tout arrêter pour s'occuper de moi Mais cet accident, c'est le mien Je le laisserai pas foutre sa vie en l'air Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. L'événement, ce sont toutes les nouveautés du 25e anniversaire de Disneyland Paris. Une nouvelle parade impressionnante. 70 aventures inédites dans le nouveau Star Tour. Nouveau Hyperspace Mountain, encore plus sensationnel. Et nouveau show nocturne spectaculaire, Disney Illumination. Venez découvrir Disneyland Paris comme vous ne l'avez jamais vu. Réservez jusqu'au 5 juillet et bénéficiez jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, le séjour est offert pour les moins de 12 ans. Période de séjour limitée, conditions réservation sur DisneylandParis.com Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on adore les séries. Et en ce moment, on traverse un épisode très compliqué. Entre les nouvelles saisons d'Orangis de New Black et d'House of Cards sur Netflix, eh bien, il n'y a pas assez de place sur le canapé pour les regarder. Netflix arrive chez SFR. Et en ce moment, pour les clients SFR Family, Netflix est offert pendant 6 mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 21 août, réservée aux clients SFR Family, Box Power et Plus, avec matériel compatible, soit 9,99€ de remise par mois pendant 6 mois pour toute souscription à Netflix standard. Si le canapé, je mettais plutôt ici, et la tape comme ça. Euh, du coup, l'étagère, je la mettrais là, et la lampe ici. Voilà, il ferme le coffre. Faites-vous plaisir Dès le 28 juin, c'est les soldes chez Ikea. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin, à condition de tout rentrer dans le coffre. Et les soldes, c'est aussi sur Ikea.fr, dans la limite des stocks disponibles. Ikea Des super -héros, soir, émission des super-héros ce soir, émission des super-héros! Et je lève mon poing avec ça le chronique. Ouais. Et toujours <rire> le poing levé, levé viser la lune. Ouais. Moi, ça ne fait pas peur, même ma j'y crois encore et encore. Ah, je t'ai des ah, sacrifices. On ne s'en branle. J'en ferai oui, j'en je ai déjà fait Mais toujours le point levé Je l'ai vu hier à Malbaï oh. C'est voilà. vrai, elle oh. va bien. Bah, Elle va très bien. Oh. Elle a eu un bébé, non J'étais en train de déjeuner, elle a déjeuné à côté de moi, on a discuté. Elle fait bouge, quoi maintenant voilà, Elle, ouais, elle manque un nouveau plus. titre et tout, elle bosse, voilà. il ça... y avait son enfant qui faisait du bruit euh, autour de la table. Non, thème, non, non, non, elle est venue sans, <rire> et elle était très jolie, très sexy. Euh, ouais, j'ai vu qu'elle. Euh... Très avec son mec, donc euh, ouais, voilà. Elle est euh, mariée et tout. Ah euh, ben, euh, euh, euh... je crois que je n'ai pas regardé, ouais. je ne me suis pas permis. Mais voilà, donc ça m'a fait plaisir. Bah, bah, bah. Ça m'a fait plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on fait On aura Sofiane dans un instant. Sofiane Ça va, Sofiane Ça va, Coco Tu nous envoyais un mail, mon pote. Salut, Kohé, salut toute l'équipe. Ouais, mais là, c'est une histoire qui rien à voir. <rire> en fait, mais quoi, ça n'a rien en fait, à voir. Que... En fait, cette histoire-là, elle a mal tourné, en fait. Ah, ça va voir, mais ça a mal tourné. Est-ce qu'il faut que je lise le mail ou pas Bah je pense que ça sert strictement à rien parce que je préfère te le dire. Vas-y. <rire> voilà. Papier. Et voilà un arbre Allez on y voilà. va Allez, Comme si on en avait trop Allez on, a, on dégage un arbre Allez c'est parti On le fera dans un instant alors Oui dans un dans instant Dans un oui. instant Sofiane Tu nous expliqueras les, le truc Qui n'a rien ouais. à voir Qu'on a dû déchirer Mais qui a complètement mal tourné D'accord Ça c'est du tisin Putain la vache Ça c'est impressionnant Reste avec nous mon pote Qu'est-ce oui. ah, oui. <rire> que C'est ça Julia Michaels Est-ce que quand on dit Reste avec nous Ça a la même fonction Parce <rire> que raccroche Je sais pas Reste avec nous Raccroche Non c'est pas pareil non, non. I'm jealous, I'm overzealous When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down I get angry, baby, believe me I can love you just like that And I can leave you just as fast But you don't judge me Cause if you did, baby, I would you too No, you don't judge me If you did, baby, I did you too Cause I got issues, but you got them too So give them all to me and I'll get mine to you Baskin' the glory of about our problems Cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues And one of them is how bad I need you. You do shit on purpose You get mad and you break things Feel bad, try to fix things But you're a perfect Poorly wired circuit And got hands like an ocean Push you out, pull you back in Cause you don't Judge me Cause if you did, baby I would judge you too No, you don't Judge me Cause you see it From the same point of view Cause I gotta Issues but you'll get them too So give them all to me And I'll get mine to you Let's for the glory All of our problems Cause we got the kind of love It takes to solve. Yeah, I got issues And one of them is how bad I need ya. you. I got issues You bronzé surfeur chevelu beau gosse et mytho bingo coué coué coué 19h22h sur énergie Qu'est-ce qu'elles sont belles, les filles de cette équipe Qu'est-ce qu'elles sont belles dans le public Elles sont belles. Tout le monde est beau ce soir. Tout le monde est beau. Même Iron Man, Zizi Il est jeune. Il a touché Zizi, l'Iron Man On a Sofiane avec le sujet quand on n'a rien compris il y a deux minutes. Oui. Mais j'ai rien compris, moi. Il va nous expliquer. Parce qu'il m'a dit il y a un mail, je vous ai laissé un message, mais tout a changé. D'accord. Donc, Sofiane, j'ai besoin que tu m'expliques. Oui, non, mais t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer en détail et puis tu comprendras mieux. Bah, vas-y. Vas-y. C'est maintenant. Où, euh, bah ouais, ouais, ah ouais, vas-y, en Je revenir dans une heure. Qu Qu'est-ce euh, <rire> qu qui te détend le mieux? Non, vas-y, vas-y, on, on, on est chaud. On est chaud, vas-y. En fait, je t'explique. Euh, comme je te disais, tu, on, on t'était déjà eu au téléphone, Coco, pour tu euh, te rappelles. Je t'avais envoyé des photos et tout. Je t'avais dit, ouais, j'ai pas confiance et tout par rapport au qui, tu te rappelles de moi. Et je t'avais dit, ouais, euh, je suis trop timide et tout. Et tu m'avais dit, euh, rappelle-moi dès que tu auras des nouvelles. Mais on a fait quoi dans l'émission ou sur quoi Oui, oui, c'est en émission, ouais, c'est en direct. Ah bon, d'accord. Alors je ne me souviens pas de tout, tu sais, moi non. je ne me souviens pas de l'émission de la veille, alors là... Euh... Mais si tu le dis, je te crois. Et donc Et donc, euh, bah, là, euh, donc, je, te, je te donne des nouvelles. Mais toi, tu as euh, rencontré donc, une fille euh, J'ai rencontré une fille mais sans la voir en fait. Tu vois, c'est sur les réseaux sociaux. Ah bah ah. c'est la, la nouvelle mode, ça maintenant, de rencontrer des gens sur les réseaux sociaux. Et... Oui, l'erreur à ne pas faire en fait. Pourquoi Alors, du coup, euh, bah, comment, comment te dire bah, En fait, elle m'a accepté sur Facebook. Ouais. Elle m'a accepté sur Facebook. De base, c'est elle qui m'a demandé en ami, Et en fait, euh, je pensais que c'était une fille que je connaissais, mais elle était revenue vers moi parce qu'elle habitait à Agen, soi-disant. Et moi, j'ai longtemps vécu dans, dans le Sud-Ouest. Donc, je pensais que c'était une connaissance qui revenait vers moi. Alors qu'en fait, pas du tout. Dès que j'ai compris ça, dès que j'ai compris qu'elle a commencé la personne à me bouvoyer, en fait. Ouais. Oui, d'accord. Bon. et euh, donc euh, elle m'a demandé voilà, de, de créer un compte Skype euh, donc l'effet et tout et euh, donc après avoir créé le compte Skype je me suis rendu compte sur Facebook que cette personne là euh, avait euh, supprimé son compte Facebook et mmh. donc on a commencé à parler sur Skype et c'était vraiment une fille en plus c'est euh, pas un fake ou quoi que ce soit parce qu'on s'est parlé en vidéo donc c est, c est... en plus elle était plutôt jolie mmh. donc elle a utilisé son charme pour m'intimider tu vois mmh. et elle m'a menacé Quand on s'est parlé sur Skype et tout, machin, on... voilà, c'était un peu... Tu m'as compris, c'était un peu chaud, en tant que sur Skype. Et donc, elle, elle m'a menacé de, de publier la vidéo ah, sur Ah, mais tu as eu le grand truc ah, classique le classique, ouais. Tu as eu le grand truc classique de la fille qui te drague, qui te dit, viens, euh, on va se... Pardon, excuse moi l'expression, mais viens, on va se caresser mm -hmm. devant la caméra. Voilà. Et sauf que la nana l'enregistre. Ouais. Et après, ouais, elle là, te menace. Ça. Voilà, et après, elle te dit, si tu me donnes pas d'argent, je vais mettre de la vidéo. Ah bon eh oui, ouais, ça oui, arrive ça. ça Ah la loose. Oui, c'est ouais, arrivé à quelqu'un que je connais. Ou c'est pas des mecs qui sont de l'autre côté non, qui font un faux un, profil non, non, non, euh... C'est pas un faux profil, tu vois vraiment la nana Ah ouais Et oh, en est fait, moi j'ai to... ouais, ouais, rencontré un, ah, je connaissais quelqu'un qui s'est arrivé, il a rencontré une nana, il discutait puis elle lui a dit ah viens, et puis le mec évidemment, euh, vas-y. Elle y a été. Le gars, mais non, mais nous les mecs, on sort notre zizi comme tu dis. C'est vrai, on a, même, mais, on, mais nous, on aime bien lui faire prendre l'air, nous c'est comme ça. Mais trop, trop, trop. Et le gars, il l'a fait. Et à un moment, donné en se disant, bon bah voilà, j'ai un feeling avec elle, comme le ferait n'importe qui. Sauf que la nana Elle enregistre le flux. Et ensuite elle te, elle te renvoie Elle te un mail Elle peut même te renvoyer Un mail où tu vois ta vidéo <rire> Et elle te dit Bah si tu ne me donnes pas d'argent je, je vais la diffuser oh là là. Et tu peux rien faire Contre ça bah, et Si donc, tu, ça, ça Ma soeur elle a un cancer du sein Si tu ne me donnes pas 2500 euros ah ouais. Et ben euh, machin Je ne sais pas quoi Et en plus elle me... Après y a un, sur Skype Il y, y a un autre contact Qui vient vers moi Qui s'appelle PoliceNet Ah oh, ça sent le truc organisé ça Et alors Et ça ne sent pas Le langage français Surtout si tu vois Ce que je veux dire Parce que Euh, déjà dans le juste gendarmerie, il y avait une faute <rire> mais, mais ça, c'est possible dans la vraie vie. Euh, c'est okay. comme les mails qu'on reçoit, tu sais, euh, donnez-moi 30 000 euros. Ouais, c'est ça. Euh, on a euh, tout dit. su. Ça. Ah non, mais attends, mais moi, on m'a dit quoi Tu dis, le truc, c'est quoi Moi, on m'a dit carrément... Euh, ouais, il euh, y a carrément une, un décret, un article sur ce que j'ai fait, ouais, euh, caractère pornographique. Oui. Soi-disant, c'est la brigade. Euh, la brigade euh, et les mecs, ils mélangent tout en plus. Ouais. Ils mélangent des ouais, trucs ça. différents, n'importe quoi. Ouais, c'est carrément ça. Et genre, il se, pour, il, il se faisait passer pour une brigade anti-pédophilie, ou je sais pas quoi d'autre comme connerie, et qu'il était, euh, soi-disant, le commandant, machin truc. Alors que moi, je l'ai vu parce que je l'ai vu en vidéo, le, le mec de soi-disant police net. Et ça se voyait c'était un fake. Tu vois ce que je veux dire Ça se voyait que c'était un oui, fake. Mais je euh, vois, mais euh, qu'est-ce qu'il voulait, lui Bah, lui, en fait, il m'a dit oui. Euh, en fait, il m'a carré euh, carrément dit. Euh, Donnez l'argent à cette personne Et ensuite, quest ce que vous allez faire avec Bonjour, c'est la police et Payez, payez payez, payez, oui, oui, oui. payez payez la personne qui essaie de vous soutenir de l'argent enfin, C'est le meilleur moyen C'est ce qu'il a de mieux à faire Payez le, voilà. le tout dit... Ah, il te paye hein. Ouais, elle a dit, il faut payer la dame T'as fait quoi ah. du coup Qu'est-ce que t'as fait bah, Ils m'ont dit, vous risquez 50 prison Avec 75 000 euros d'amende Bien sûr Mais 50 prisons pour quoi Pour être caressé devant une caméra Oui. Avec une jeune fille qui s'est également caressée devant une caméra Elle était ah, majeure Est-ce que la jeune fille elle, était majeure elle est où, ou pas la faute, Ça, Elle m'a dit qu'elle avait 24 ans et je l'ai vue en caméra Ouais. Vrai mais oui, t'as euh... le, de... enfin, le droit de te caresser face à une oui, personne bah qui bah est consentante Parce oui, ouais. que t'as pas le droit c'est de te caresser devant des gens, des inconnus dans la rue voilà. Mais si la personne de l'autre bout fait la même chose et que c'est un échange Non oui, mais c'est juste une escroquerie une tentative d'escroquerie en fait que eu. Et alors qu'est-ce que t'as fait Ah bah j'ai rien payé du tout, sache-le Non mais est-ce que t'as déposé plainte Ah oui, bah ouais, ouais tu veux, je peux même t'envoyer la plainte par non, mail ça va. <rire> <rire> oh non, même la vidéo, garde-la aussi, euh, on s'en fout. Hein. Je, je, je l'ai pas la vidéo. Ah <rire> non, Ah, ouais, là-dedans. Voilà, là mais. Euh... Pas, je n'ai pas la vidéo, mais. Euh... Mais effectivement, ouais, les mecs. Ma... Ah, c'est super euh, donc, ce moment euh, de malaise euh, que vous <rire> voulez faire. Il y a quand même un petit souci, c'est que cette personne-là me dit voilà, moi, moi si tu veux, j'ai fait l'armée. Et je peux te dire que cette personne-là avait. Euh, tu vois, quand il y a. Tu vois les, les, les, les barres de grade de, de l'armée qui sont en, Genre, euh, tu sais, ça, ça, ça, ça, fait, ça fait une forme triangle un peu. Les quoi Les je quoi sais pas ce que c'est. Mais les, grades euh, de les barres, euh, tu sais, le, le fil de grade, là, de, oui, sur les épaules. Ah, oui, voilà, sur, sur les épaulettes, tu vois, qui, qui, qui part un peu en triangle. Oui, les chevrons. il y avait trois barres, et ce grade-là, c'est chef. Cette personne-là m'a dit je suis commandant, machin. Alors moi je me suis rendu compte direct que c'était pas vrai Tu vois ce que je veux dire ou pas Ah Colombo toi, toi t'as les experts Toi faut <rire> ouais, pas te la faire à l'envers Tu vois ce ah, qu'il veut dire Qu'il il arrive il dit commandant Ouais c'est chef ça c'est pas commandant ouais. non, non, C'est mais J'ai dit carrément vous mentez Par la personne qui était carrément en tenue militaire Ouais je suis... Euh, Nous sommes chargés, je suis commandant de, de l'infanterie, Il ne nous donnent même pas le lieu ni l'endroit... Commandant de l'infanterie, de la gendarmerie, de la pédophilie, de la lutte de la... Ouais, oh, oui. cybernette. Voilà, cybernet. Euh, voilà, je gère les chevaux c également. Alors, donc, <rire> euh... Mais les mecs, qui tentent, c'est qu'il y en a qui doivent payer. Hein, tu il sais, sais payent, euh, c est c est il y en a qui sûr. payent. Hein. Mais il y en a qui déposent plein, d'ici. La dame, tout à l'heure, au comité, elle m'a dit il y en a qui se font avoir. Il y en a qui se font vraiment avoir. Alors, franchement, pour ceux qui nous écoutent là ce soir, eh ben, faites attention. Un message d'alerte, franchement, faites attention, ne vous faites pas avoir par ce genre de choses. Non mais, moi, non, mais globalement, pardon, je vais même aller plus simplement, globalement, quand une personne, vous ne la connaissez pas, ah oui. et ouais. qu'elle vous propose au bout de 10 minutes, 1 heure, viens, on va sur Skype, allume ta cam caméra et viens te caresser devant moi, pardon, mais vous doutez bien, les, les mecs, vous doutez bien que quand vous êtes un mec aucune nana dans le monde à moins que vous soyez beau comme c'est pas permis mais aucune nana dans le monde va vous dire au bout d'une heure hé hey, viens on va se faire une caméra je vais me caresser devant toi ça n'existe pas dans la vraie vie ça c'est comme les filles chaudes les plus chaudes de ta région, région. Euh, dans les pubs <rire> que tu vois à la télé soir voilà. la espèce de bombe atomique qui se, qui, non, ça, qui se touche à côté de Vesoul <rire> non ça, ça c'est TMC, TMC passé minuit ça c'est les pubs à Colombo ouais, dans la deuxième ouais, diff ça. tu vois des meufs allongées sur le canapé en ah, peine le 42 27 mmh. et rejoins les filles les plus chaudes de ta région mais vas-y Mec, t'habites à Clermont-Ferrand ou dans la Creuse Vas-y qu'elle va être allongée sur une peau de bête La meuf la plus chaude, elle s'appelle Brigitte Elle a 60 ans, elle a la grippe ça. Mais non, mais attends, il faut arrêter de croire à ces conneries Mais il mais, mais y a des gens qui le ah, croient ah, que que... Moi, en fait, j'étais un peu euh, toi, Je suis en manque de filles, je t'avoue mais, voilà. ouais, mais, mais mais être en manque de filles, c'est une chose Mais fais mais, mais, mais gaffe et à que ça que et que vous que les que et que vous... connaissez, en fait Pardon pensais que tu que je connaissais de base, parce que j'ai longtemps vécu, je te dis, dans le midi. Oui. Et bon, attends, l'excuse que euh, t'as atteint... raconté aux flics, t'es pas obligé de me la raconter. <rire> j'ai cru, cru que c'était mon ex, j'ai cru que c'était quelqu'un que je connaissais, ça t'es pas obligé. J'ai vraiment connu une Marion, tu euh, j'en ai pas connu beaucoup. Ça, oui, bon. Nous aussi. Mais, non, non. Mais, mais ce que je veux te dire, c'est que plus globalement, les mecs, voilà vous tombez sur une fille que vous ne connaissez pas même si elle vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez ça ne te paraît pas bizarre toi qu'une nana que t'aurais connue il y a quelques années Tu te dise viens on va se caresser devant la caméra non mais franchement voilà ne tombe, ouais, tombez ouais. pas là-dedans parce qu'ils vous filment en même temps donc il ne ouais. faut, faut pas garder ça Donc voilà, je vous le dis, faites, faites attention à ça les filles euh, Et les même gars, avec des gens que vous connaissez Quand vous, vous filmez, mettez pas la tête Vous savez pas ce qui peut se passer derrière Deux mois après, trois mois après Même avec des gens que vous mais, connaissez mais hein, euh, Parce que pour vous faire chier ch derrière euh... Excusez-moi les amis, les sites, les sites porno Sont remplis de chatroulettes piratées Ah ouais. C'est-à-dire ah quand vous allez sur un site porno ah ouais Si vous avez plus de 18 ouais. ans Si vous tapez chatroulette, vous voyez des conversations De chatroulette où il y en avait un des deux qui enregistrait tout Qui screen l'image ouais. et qui ensuite met la vidéo en entier. Donc, tu as des filles, oh, oui, mais... des garçons qui ont cru parler à une seule personne, leur vidéo, elle se retrouve sur YouPorn. Oh, ah. euh, tu euh, te rappelles de l'histoire de, de celle, comment elle celle qui a fait Harry Potter Naomi, non, Emma, Watts, Emma Watson euh, Emma Watson, non, Emma Watson elle, Oui. Elle, elle, par exemple, c'est un grand exemple. Emma Watson, elle s'est fait, un, fait elle avoir pendant une, une sextape ah, Je ne sais, ouais. sais pas. Oh, non, c'était les histoires de cloud là avec. Euh... Oui. Non, mais ça c'est le cloud, c'est encore en autre chose. chose. Mais, mm. mais, voilà. Ah non, non, il ah, y a sa tape Non, mais ça ah, c'était le mec rigole, euh... tu sais. C'était un fake non, Je suis Super content alors que ça lui arrive. Ouais. Un sosie. Bon. Je sais pas si c'est un fake, mais euh, j'ai un pote en fait qui. Non, mais c'est euh, un sosie. Qui est oui. un guide de l'informatique. Donc il a bien brouillé le visage. Iron Man, il est d'accord. Il a bien brouillé le visage et c'est bien son visage qui apparaît avec le corps, il n'y a pas de trucage donc c'est vraiment elle en fait Et donc bon après, après oui. moi j'y croyais pas parce que je me dis qu'en 2017 avec toute la avec toute la technologie mais je peux t'assurer euh, je me doute que c'est bien elle en fait par, tu la reconnais déjà physiquement tu, tu, tu, si tu ah. vois il y a un corps de combat Emma Watson elle a pas une es tu, là de tu trop fais trop une enquête coco Déontologie, journalisme, évidemment. Il faut plusieurs avis, je vais regarder aussi. Allez-y, les gars, allez regarder. regardez. Tu tapes Emma, ouais, c'est bon. T'inquiète t'inquiète. Laisse-moi enquêter. Eh non, mais. Rodman, t'as une sextape, toi Non, il n'y en a pas, apparemment. Ouais, si, ouais, ouais, c'est peut-être pour. Il y a les actrices qui reçoivent et on se parle dessus avec toi c'est insupportable. Puis j'ai jamais entendu quelqu'un où on se parle autant dessus qu'avec lui. Je te fais un gros bisou Sofiane, je t'embrasse mon pote. Moi aussi je vous embrasse très hey, fort. Et bisous à bientôt bien. et fais attention la prochaine fois. Bah j'ai supprimé mon compte Skype et mon compte Facebook. Ah bah oui, il vaut mieux. Ouais, c'est mieux. Allez à bientôt, je t'embrasse ah, fort. Et toi aussi je pour pourrais plus te voir en direct sur Facebook. Ouais, enfin, si tu supprimes tout évidemment j'ai jeté ma radio par la porte et mon téléphone va passer à la poubelle dans 3 secondes allez 1, 2, 3 ça y est je le jette bientôt je t'embrasse ils sont notre invité vendredi de Cidia oui faites gaffe hein c'est un conseil qu'on peut vous donner hein. très attention avec des gens qui vous demandent des trucs comme ah, ça sur le net oui. très attention bienvenue ça va vous à dernière semaine Claro let's go la rôde et qui a fait le tour du monde avec Wawlenita laissez-nous qu'en faire ce voyage en vicocita señorita tu Sans donc encore faire ce voyage envie consita Seigneuriste à te sens-tu prête à profiter Rien qu'une soirée Je ne recherche pas la plus belle relation Plutôt du genre à profiter de la vie avec passion Sans prise de tête pas de tension Fais bien attention je serai ton addiction A mon lieu qu'elle contigo Pas là où la nourriture sexe son damito me haut Ik hou toi! On va prendre un truc qui m'a secoué là. On était quoi? en train de parler de super-héros avec mon pote Iron Man qui est derrière. Ouais. Qui m'expliquait que dans le film, l'armure, quand on la voit tout le temps, c'est de l'image de synthèse. Oh. Parce non. que le, le vrai comédien, il rentrait pas dedans. Ah oh, bah si, il paraît qu'il rentre que le haut mais pas le bas. C'est oh bizarre. Là. Pourquoi et il rentre pas, pas le bas C'est un pantalon vert qu'il a alors. Comment C'est un pantalon vert qu'il a alors. C'est quoi ta voix Ah, il est <rire> lourd <rire> est lent Transformer. <rire> mais la lourdeur du. Voit, Optimus piètre <rire> Remets-le bien compte, t'es pas que. Oh, tu Faut dire génial, plus fort. Génial. Et on entend sa voix. C'est génial, Piotr. <rire> c'est un bon moment. C'est un, un très bon moment. Euh, J'ai rien d'autre à dire. Bon, tout à l'heure, il y aura JR. Grâce à Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne. pas. Vous allez gagner toute la semaine des cadeaux de ouf, notamment les packs VR. Oui, avec la PlayStation. Le pack VR, PlayStation, le casque, les manettes qui vont bien. Il y en a pour 1500 euros, beau cadeau peut-être pour dans le salon d'Alexandra. Ça va Alexandra Salut, ça va et toi Oui, ma chérie, ça va bien. Peut-être dans la chambre de Valentin. Ça va Valentin Ouais, ça va Coco, ça va l'équipe. Oui, tout le monde ouais. va bien. Attention, mon pote. Et Valentin, je sais pas si tu aimes le super héros derrière moi, il y a Iron Man. Je te jure, <rire> je te jure, c est, c est... chaque fois que je me retourne, je Mais ça me fait incroyable. Je te vois dans l'écran. Ah, T'as de la chance. Bah oui, bah oui, bah oui. est-ce qu'il va aller faire pipi après Iron oui. Man Est-ce qu'il va sortir son Iron Zizi pour aller oui. faire un petit Iron pipi? Est-ce qu'il a le même parc automobile que le vrai Eh oui, est-ce que dans la vraie vie, celui non, qui est en dessous ah Non, apparemment, ah non, non a fait la tête dégoûtée. <rire> bon, on fait chacun son tour ou tes rapidités Tes rapidités. C'était à toi que je parlais. Hein. Rapidité <rire> D'accord, rapidité, attention, Alexandra, Valentin, on y va. Lequel de ces super-héros est journaliste Sam, Superman, Spiderman Spider Spiderman. T'as dit quoi, Alexandra Spiderman. man Et non, non. Spider-Man, il est photographe. Ah. C'est Superman ah. alias Clark Kent. On a fait... Tu sais, le mec il enlève ses lunettes, c'est Superman. Ah. Il est armé, c'est Clark Kent. Et personne enlève, ne voit rien. Jamais. Ah. Jamais. Ah. Jamais. Ah. Le mec, c'est juste avec des lunettes. Oh Clark sans lunettes, mais tu es Superman, mais où est Clark Bah il est là, ah, il ah, es là, ah, ça va. Ah. C'est ouf ça quand même. Ouais, ouais ils sont cons les Américains. Personne ah. ne remarque, deuxième oh. question. Qui est le plus riche Sam, Wolverine, Batman. Batman Bien joué Valentin oui. Il est blindé Stark, Batman Batman. Ouais. Batman, il est blindé Mais comme euh, Tony Stark, ouais. Stark oui. c'est les, aussi, les ouais. deux ouais. super-héros. Ouais. Il y en a un qui blindé. est chez Marvel et l'autre qui est chez DC Comics. Ouais. DC Comics. Des... Parce que si vous prenez les deux, vous avez toujours quasiment des super-héros qui, se, qui, ressemblent sont, un qui peu. se ressemblent beaucoup. Ouais. Par exemple, chez DC Comics, il y a Superman. Et si je ne dis pas de conneries, chez, euh, chez Marvel, euh, ils ont Captain Marvel. Oui. Qui je crois a les mêmes pouvoirs que ça. Superman ah, Iron Man a dit oui Et d'un côté confiance. il y a Iron Man et de l'autre il y a euh... Batman, excuse-moi Iron Man il, il, il défonce Batman, ouais, euh... mais Batman, euh... Batman Oui Iron mais ce que je veux dire C'est que c'est des mecs qui n'ont aucun pouvoir Et tout le ils achètent est dans l'armure ouais, ouais. C'est ça. Ah c'est le blé, c'est TLM tout ça ouais. le <rire> Les banques, les banques Bon allez, un point pour notre camarade Troisième question, quel est le point commun entre Iron Man et Sam Ils ont tous les deux une armure blindée Ils ont tous les deux une vision nocturne. Ils ont tous les deux une armure blindée <rire> J'ai pas fini Ils ont tous les deux une armure blindée, ils ont tous les deux une vision nocturne, ils ont tous les deux la grosse tête La grosse tête Valentin mmh. Valentin. Ouais, euh, ouais. Sam, enfin tu as jamais vu avec sa grosse tête bah oui, il oh. a une tête énorme Sam Troisième question, qui est Marie-Jane Watson La meuf de Spider-Man, la meuf de Superman, la meuf de, de Sam La meuf de Spider-Man Un point pour la demoiselle, c'est oui. la meuf ah. de Spider-Man T'as sauvé l'honneur ouais. Dernière question, lequel de ces super-héros ne voit pas Cyclope d'Ardeville, Sam Cyclope Oh alors <rire> Bah, il il reste D'Ardeville et Sam. Bah, D'Ardeville. oui, c'est celui qui est non-voyant. Merci, Piet, de nous avoir foutu dans la merde. il y a égalité. une question subsidiaire Non, il n'y a pas de question. d'égalité avant maintenant. Il vit pas à Hell's Kitchen Dans le quartier de Hell's Kitchen, cuisines de l'enfer, là, D'Ardeville Il est avocat, c'est ça Je m'en souviens plus. Et il s'appelle. Brad Murdoch, c'est ça Matt Murdoch, c'est ça, ouais. C'est ça, il est. Ah, putain, ils sont forts, il y a une en a une autre. Bon, attention, voici la dernière pour vous partager Quel super-héros est un écolo Superman, Batman ou Bioman Bioman Bioman <rire> Bien vu T'es chien de ta question bon ouais. C'est Valentin oh Il mange il bio bien. Bah oui, il est bio bien, allez, Bioman, t'es là, t'es chez toi, t'ouvre ton placard et rentre chez toi avec... Allons, tu vas oh, pas manger ces gaufrettes Voici des gaufrettes que ma grand-mère a fait elle-même avec de la farine bio C'est Bioman Ça veut dire que celui qui gagne, c'est Valentin, oui. la Bravo mon copain Le pack VR On t'envoie chez toi à la maison Tu vas kiffer Tu vas jouer grâce à nous Et tu seras en échec scolaire Et ta mère dira Merci énergie Allez, Ciao mon pote Merci <rire> beaucoup Merci énergie Salut Bonne vacances à toi Nous on est là jusqu'au vendredi On va tout déchirer Oh, reste avec nous On est là On est là on Bouge pas jusqu'à 22h Énergie, Guillaume. Euh, c'est Symphonie qui est là. Bonsoir Symphonie. C'est son prénom. Ça va Symphonie Ça va, chérie Salut, toi Putain, je savais pas que si c'était un prénom Symphonie. Ah, c'est mignon. Ah, c'est marrant. Ouais. Ouais. T'as Symphonie, quoi. Est-ce les... est que t'as des darons en musiciens C'est sûrement ça Non, pas du tout. Voilà, bon, t'as vu, j'ai le flair. <rire> <rire> Guillaume Radio 2.0. Ce soir, 22h. On NRG. Passez l'été en mode fiesta avec déguise-toi.fr. Jusqu'au 30 juin 2017, 5 euros offerts sur vos commandes. Déguise-toi. Condition sur déguise-toi.fr. Des milliers de déguisements et d'accessoires. Profil plus, plus, plus. Chez Profil Plus, jusqu'au 30 juin, pour l'achat de pneus Michelin été ou cross-climate, recevez une carte bancaire avec jusqu'à 80 euros à dépenser où vous voulez. Profil Plus. Plus. plus. Profil Plus. Demandez plus à vos pneus. Voir conditions sur profilplus.fr. Tu savais-tu qu'avec le forfait mobile free, tu avais 25 gigas d'Internet dans plus de 35 pays, là Mais non, mais non, je sais pas. Maintenant, tu sais, maintenant, tu sais. Offre soumise à conditions sous réserve de couverture 25 gigaoctets en 3G, facturation au-delà. Plus d'infos et pays sur mobile.free.fr. Farenza.com Demain, c'est les soldes de chaussures. Bienvenue sur mon blog où tout au long de cet événement majeur, je vous promets de vous tenir au courant de mes hésitations, mes passions, mes obsessions mes dilemmes. Attention, d'ici demain, une capture d'écran de mes premiers coups de cœur. Oups, précision, ça fait 723 captures d'écran. <rire> ah ouais, moi, quand j'aime. Converse, Nike, Geox et plus de 700 marques de chaussures bientôt soldées jusqu'à moins 60%. Préparez votre panier dès maintenant. Et rendez-vous demain à 8h, cliquante. Ce super bon plan KFC du mardi. 13 tenders pour seulement 6,95€. Je pourrais partager avec Ben ou Amélie Ou pas Ouais, plutôt pas même. Tous les mardis, chez KFC, 13 tenders pour seulement 6,95€. À partager ou pas Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Transformers The Last Night. C'est né comme une légende. La plus grande de toutes. Anthony Hopkins, Mark Wahlberg. Dans le plus gros blockbuster de tous les temps. Deux le mondes s'affrontent, un seul va survivre. Transformers The Last Night. Je veux rester et me battre. Demain au cinéma, avec énergie.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 Alors, je leur ai proposé de dormir à la maison. Comme ils n'étaient pas loin, ils ont préféré rentrer. Et comme j'ai pas insisté, on s'est dit au revoir. Mais nos amis sont jamais arrivés chez eux. C'était un adieu. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière tous touchés, tous concernés, tous responsables. Et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 La Corse, à Île Rousse. Oui. On, on va, va kiffer là-bas, on va être bien. Ouais, J'espère qu'il va, qu va faire beau. beau. Il y aura. Si, si, beau. Je ouais. crois qu'il pleut. Non. Toute la semaine il pleut. Non. Bien mais mais sûr non, que ouais. si. J'ai vu qu'il pleut. Il, il y a que là-bas qui fait beau en fait. Pour le a, désolé, on a. désolé. Moi j'ai vu qu'il y avait de la bah, Moi j'ai vu qu'il faisait beau. Il fait pourri partout, sauf sur la Côte d'Azur et la sauf Corse. C'est là où on est. 25, 26. Vas-y, regarde météo France. Lui là, il a, il a une météo de ouf. La mienne elle est à l'heure près alors là. Vas-y. À la minute près comme d'en retourner le futur. Il sait exactement quand est-ce qu'il va pleuvoir. Il Rousse en Corse. Ah alors Jeudi, grand soleil. 25 degrés. Moi je vois qu'il y a de la pluie pas ouais, sur Ajaccio. Dans ton cul toute la nuit. Ouais, voilà. <rire> ah, il y a pas alors. plus grand soleil que ce qu'on ouais, va ouais. voir jeudi. Ouais. Okay. Aucun nuage et tout. Bam, Bam. j'ai vu de la pluie. Ah, je ouais, te bah, jure ouais, C'est dans tes rêves. Allez, on oh. va, dans un instant, il y aura l'un des derniers super jeux de la saison. On a eu quand même... Eh, on a eu des gens merdiques ah, ouais. On a eu du lourd hein. On va vous faire les plus belles phrases du super jeu l'on a retenu toute l'année. On y va -y. On Allez. se les met les uns après les autres. Bon, pas je l'emmerde. <rire> je le fous en brochette Eh hey, monsieur C'est pas un super non, jeu, pas jeu lui, hey, mais la meuf, elle se lance euh, euh, des fleurs, le pot de fleurs, le terreau, vas-y, vas-y. <rire> je vais ma mère, je vais te téléphoner à ta soeur. Elle va me donner ton adresse. je vais arriver, je vais te défoncer ta gueule à toi et à lui. Oui, t'es avec qui au téléphone J'ai avec Corée <rire> Ça, c'était un mec qui s'était planté complètement. <rire> et euh, tu sais, on le enlever, tu sais, j'ai pas de sous. Et toi, tu te rends même tes sous, toi. Et tu as, as, as, as, as ton sage, tout qu'est-ce qu'on s'est fait, tout ce qu'on t'a pris, tout laisser tomber, et en plus tu as des, des problèmes et tu et, et as recoulé, et tu n'as plus rien derrière toi. Bon, on l'avait toujours pas compris. On a les traducteurs de la NASA qui sont dessus depuis 2-3 mois et non, ils n'ont toujours pas trouvé, On en d'autres. encore quoi à Non, parce que là je t'ai la chic je crois. Un peu, quand même. <laughs> C'est vraiment une grosse salope, putain, je te jure, tu rentres, tu fais tes valises, tu pars Ouais C'est ça -là, ouais, Il s'est cru Femme où, tuche. lui Il s'est cru dans un film Femme de pion, tuche. là La famille tuche. Ouais, tuche. Toi, tu fais la famille Tuche à toi tout seul. Faut que je revais la voir ce soir. <rire> Elle est belle, celle-là, non Faut Faut que je revais la voir ce soir. Ah oh, ouais, C'est dommage, bon. ce bâtard, vous. Qu'est-ce que de, oh, de terrasse Madame, enfin. Eh, on va où, là <rire> Eh, on va où, là, oh, oh, -là. <rire> Grosse pute. Oh, monsieur, eh, monsieur. Ah, monsieur Bon, arrêtez ne me parlez pas comme ça. C'est ça, c'est très parce que tu m'as Pour me dire que tu te trop copieux me que une famille de cassos. Famille de cassos. Oh, c'est la putain qui parle derrière du mot son nom, je vais t'accrocher aussi, cette putain Arrêtez madame, s'encourage. Remette le ciel, hé. on va où là Attends, attends, attends, attends, là, attends, attends, attends, attends, là là, là, là Là, vraiment, tu es parti loin. J'en ai rien à foutre, votre grosse pute. Mais tu m'insultes pas, madame, enfin. C'est bon, tu peux enlever ton accent. D'accord. <rire> ah, ah oui, <rire> papa portugais. Et enfin, l'un des trucs. Le portable, il va voler comme ta gueule. Ah. Celui-là, on a aimé dans un instant. Super jeu, d'accord On se réécoutera lequel Celui-là Celui-là Ouais, espèce d'enculé. C'est ça avec tout dans un <rire> instant c'est l'un des meilleurs super jeux de l'année là, là où ça a hurlé avec la mère qui gueulait sur son fils Et on va où là bah on va rigolade après Tchern allez on y va allez Guiné festos guinée <rire> <Saint> oh, petits denis Le portable il va voler comme ta gueule And then I took her by the hands And baby I just wanna dance I met her on Grafton Street Right side of the bar She shared a cigarette with me While her brother played the guitar She asked me what does it mean The Gaelic ink on your arm Said it was one of my friend's songs Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser Jack for the fun She got Arthur on the table With Johnny riding a shotgun Chatted some more One more drink at the bar Then put Van on the G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 Go away, girl. My my my my my my my. Go girl. My my my my my my my. Go girl. My my my my my my my. Go girl. now we've all said our welcome in it's closing time. I was holding a hand, her hand was holding mine.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 Miskasos Oh ah, ton merde là, Parce que nous On vit pas du RSO hein. Comme ta, ta gueule oui, oui. 19h 22h Sur ah, énergie. Ah, C'est le moment d'amour C'est ça le super jeu C'est ça que j'aime Comme dirait Patrick Sébastien Le super jeu C'est que de l'amour <rire> On fait un bisou à Patrick Ah bah tiens justement Patrick Patrick Oui Ah euh, on a eu peur Patrick Est-ce que tu peux me dire pourquoi la première fois où j'ai dit Patrick tu n'as pas répondu Tu t'es dit tiens il a pas ah, Parce le... que j'ai pas, euh, pas entendu tout simplement On va un bon moment là oui. Alors vas-y redis moi les 5 phrases que tu vas dire à ta mère Donc là la, la première phrase c'est euh, J'ai planté la bagnole elle, elle est morte Ouais Après euh, tu m'as acheté une merde euh, en même temps T'auras pas pu mettre un peu plus cher pour m'en euh, acheter une mieux Ouais va être bien ouais continue On va y arriver. Bon j'avoue euh, j'ai un peu picolé Ouais. Après euh, c'est arrête d'être euh, toujours sur mon dos Tu me casses les couilles hein. Ouais. Il va durer 3 heures le super jeu Et euh, si j'ai pas de copine C'est euh, parce que euh... je préfère les plans cul Ça te dérange Ce okay. ouais. sera mieux joué quand même Patrick C'est euh... que... enfin, tout okay. On y va Patrick, toi, tu euh... Patrick tu vas nous la jouer mieux que ça non Oui oui parce que là j'ai un peu le stress. Ouais, ouais, non, bah, bah, après c'est hyper stressant de le faire. Mais franchement. je ce que j'ai dit le contraire, est-ce que je me suis moqué Est-ce que vous avez entendu Non, bon non, alors pas on y va, tout, on appelle maman, c'est parti, faut que ça yure. A gagné, il y a quoi Il y a une PS4 sim. C'est bien ça. Ah on appelle maman. Hey, le regard est. Qu est on fait bah ouais. Allô Oui, maman Allô Oui, maman Ouais. Hein Bonjour, c'est Bonjour, c'est Patrick. Ouais. Ouais, dis j'ai un truc à t'annoncer. Hein J'ai quelque chose à t'annoncer, maman. Euh, Quoi encore J'ai planté la bagnole. J'ai planté la et elle, euh, elle est morte. Arrête tes conneries Non, non, je t'assure j't maman. Ouais, bah c'est ça. Oui mais je te. je te euh, garantis maman. Tu m'as acheté une, euh, une merde, en oh, même bah temps. Bah oui, une merde à 3000 euros. Oui, ma maman. T'aurais pu mettre un peu plus cher pour, euh, pour m'en acheter une mieux. Et puis quoi encore C'est la troisième, euh, cette année. Hein Tu te fous pas un peu de la gueule du monde Eh hey, bon. espèce d'enculé J'ai marqué bah, et... Banque de France sur euh, mon front Ou la poste ou je sais pas quoi. Bah, rien du tout maman. Bah oui. Et ben soir tu sais ce que tu vas faire mon chéri. Et ben tu prends tes clés tes classes et t'iras coucher où tu veux. Hein? Ok. C'est pas. bah ben oui. C'est pas écrit euh, Rothschild chez nous. Hein? Ok. Ouais ouais. Et il n'y a pas de okay, euh, hein « ok euh, ?» Et où tu l'as planté bon, euh, Je, je l'ai planté sur la... Je sur l'ai planté sur Paris. Bon, j'avoue, j'ai, euh, j'avais un peu de quest que tu à Paris Tu pas censé travailler aujourd'hui. Eh, tu me réponds. Oui, je, je réponds. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Si, je j'étais censé... Euh, Normalement, tu étais censé travailler, et pas sur Paris. Tu devais travailler aux alentours de Reims. Alors, qu'est-ce que vous faites sur il Paris Ils m'ont il envoyé sur Paris. Ouais, c'est ça, t'as le droit d'y croire. Tu crois que je vais te croire C'était ouais. Paris, euh, c'était Reims, l'annonce. aux alentours de Reims, c'était pas Paris. Oui, ben, et... quand j'y suis allé, ils m'ont envoyé sur Paris. Ouais C'est ça C'est pour vieux femmes qu'on apprend à faire des grimaces Oui, euh, en, plus, en plus, je, je te l'avoue, Marie, j'ai un peu picolé. Hein. Ouais Dis plutôt que t'étais encore avec ta bande de, de brontignoles, de pieds nickels et tout le Bataclan Hein mmh. Tu t'es foutu de ma gueule une fois de plus Attends, je vais le dire à ton oncle. Ouais. Attends, que tu, ouais, as, tu, tu vas te retrouver un poil. Tu sais et comment oncle ça fait. Sur... Et ouais. arrête d'être toujours sur mon dos, tu me casses les couilles, maman. Ouais Et eh ben, si je te casse les couilles, et eh ben, moi, je vais te foutre une branlée malgré l'âge que t'as. Ouais. On est d'accord On est d'accord. Ben, d'accord ou pas, je t'attends avec mon le manche Pas de soucis, hein. Que, euh, moi, exemple, à coups, je dis mais de façon, les couilles, je l'ai toujours pris. Hein. Euh, sûr n'y a pas de soucis. Bah, bah, raison, hey, tu hey, Marie, maman, je suis majeure et vaccinée, hein. hein oui, ben majeure et vaccinée. Ça ne m'empêchera pas de te foutre une branlée. Parce que j'en ai ouais. marre de casquer pour ta gueule. Hein Il y en a ras-le-bol. Je vous ai levé toute seule, alors j'en ai marre de casquer, moi. Et comment ça se fait que tu m'appelles sur le fixe et pas sur le portable Parce que j'arrive pas à te voir sur, sur ton portable. Je directement euh, sur le portable. Le portable il va voler comme ta gueule. Ouais, tu dis rien. T'as pas de couilles au cul, de toute façon. Euh, T'es euh, euh, incapable de prendre des décisions toi-même, t'as pas de volonté. Euh, Et puis j'en passe, euh, à force, euh, j'ai même plus de répertoire, euh, j'ai même plus de quoi te dire, de toute façon. Ouais, et de toute façon, et, et puis euh, si j'arrive pas à avoir le copine, c'est euh, parce que je préfère les plans culs, ça te dérange Ah oh bon, euh, je sais même pas si t'arrives à avoir des plans culs, il y a des fois je me pose des questions, Hein Que... T'inquiète pas, pas pour moi, c'est pas parce que je te dis rien par rapport à ça que euh, j'en ai pas. Oh, euh, C'est parce que je peux plus marcher comme je veux. Mais je fais très bien jouer au détective. Il y a des fois je ah, me ouais. pose vraiment des questions. Hein De toute façon, tu as toujours menti toute ta vie. Alors comment veux-tu que je te fasse confiance si je mens, c'est pour une bonne raison aussi. Hein. Bah oui. Ah, vous avez toujours été libre de me parler comme vous voulez. Mais alors toi, mais là tu là, là, tu, vas tu, as, tu Tu m'emmerdes un peu plus qu'autre euh, qu chose. Eh ben si je t'emmerde, je te dis, tu prendras tes culliques et tes oui. coques. Et puis tu feras ta vie. Mais ça ne sera pas la peine de venir pleurer pour me demander quoi que ce soit. Tu te démerderas par tes propres moyens. T'as dit à ta mère qu'on avait pété l'auto Hein T'as dit à ta mère tu euh... encore avec toi as dit à ta mère qu'on a pété l'auto ou pas Oui c'est bon, je, euh, je, je viens de lui dire que j'avais qu pété la, qu euh... la voiture. Qu'est-ce qu'elle dit la, la vieille, elle dit quoi elle dit... Oui, mais la vieille elle l'emmerde, euh, le grand signol qui est avec toi Qu'est-ce qu qu qu'elle dit qu'est-ce qu'elle dit Parce que la vieille elle en a marre de casquer Ah ouais mais la bagnole elle est pétée là Ouais Hein Tiens, regarde, regarde La ça... vieille, elle en a marre Eh ça tient plus là Trois bagnoles en à peine un an de temps, il euh, y en a ras-le-bol. Plus que ras-le-bol C'est pété Il euh, y a quoi euh, flinguer avec toi Dis lui que c'est pété Hein Plus que, que ras-le-bol De quoi Je pas compris. J, trois bagnoles en même pas un an de temps ah, La voiture, elle a quatre mois C'est fous de la gueule du monde Bandine quatrième voiture Ouais, ben c'est ça, il a pas de quatrième voiture Il a une bien, pas un peu au partenaire, on s'en fout hein. Ouais, ouais, ben terminé Plus de voitures, je vous... coupe les vives Les vives, <rire> les vives. Ouais, ben comme d'habitude, tu, tu disais ça, ça Je coupe les vives Ouais, ouais, ouais, ouais c'est terminé Fini, fini ton Fini, fini ton arrêt de Lada. Ah là là T'es bien content de me trouver Oh puis, hein, pour, ben, pour à à je prendrai un chauffeur privé que je déclarerai voilà. que ça me reviendra beaucoup moins cher qu'avec voilà. toi c'est bien fait pour toi Patrick t'es un enculé oui euh, plus qu'un enculé <rire> parce que un gros hein? enculé Un gros puis, enculé. c'est pas, euh, pas de sa faute à Patrick bonjour c'est pas de sa faute à Patrick c'est jamais de sa faute jamais de sa faute la est... vieille elle va racheter une voiture ou quoi là non non non non Non, non, terminé. Bon, c'est pas avec le Mauricien qui est en vadrouille, c'est <coughs> avec les autres. hein ouais, Eh, euh, ouais. terminé. De, de, de, de, de toute façon, mes, mes connaissances, tu ne les aimes pas. As jamais, tu les as jamais aimées, donc. Euh, Mais non, parce que... C'est des bronquignoles. Plus que des ouais. bronquignoles qui vivent au crochet de la société. Eh, ouais, ah, ouais, bon. espèce d'enculé. Es bien sûr. <rire> tu, les connais, tu les connais même pas. Le, le, non, tu, non. Euh, non, non. <rire> J'ai pas besoin de connaître. Ah, ah, hey, ouais. Ouais, tu me dis que tu vas travailler euh, quand tu as du boulot, tu te retrouves à Paris. tu n'as hey, pas lieu de retrouver mon, du je boulot. Quoi, hey, ch change d'époque, non, non. Non, non, non. Euh, ch ah, change d'époque. Je n'ai pas, de pas, pas. besoin de changer d'époque. De ah, ouais, euh, même les années 60. Euh, hein. Toute de toute façon, je vais téléphoner à la boîte d'intérim. T'inquiète Et je saurais si c'est vrai qu'il t'a envoyé à Paris. À Paris T'occupe pas. Et hey, euh, on va régler les comptes. Eh, hey, monsieur. Sérieusement Où Oh, oui. <rire> tu crois que tu vas me rouler dans la farine comme ça C'est vraiment votre nom. On me roule pas dans la farine. Comment C'est pour vieux sage qu'on apprend à faire des grimaces. Hein Non, non, non, non, non. Ça marche pas. Non. C'était prévu pour euh, travailler autour de Reims. Ouais. Pas pour aller à Paris. À Paris. Hein voilà. Et tu me une fois que t'as planté la bagnole. Non, c'est pas vrai. Oh, c'est un menteur. Voilà. Il faut pas se foutre de ma gueule. Non, non, arrête de mentir, moi. Bon. Ouais. Non non elle part elle part toute elle eh, eh, part dans le vide eh, ouais. Patrick Non bon, non on va applaudir ça marche pas avec oui, moi ouais, Non, ça marche de pas De, pas, de toute c'est ah, fini c'est fini comme ça Oui t'inquiète oui. c'est bon c'est bon Patrick on a ce qu'il faut Patrick d'accord on a ce qu'il faut Patrick on a ce qu'il faut Patrick on a ce qu'il faut Tu vas te bouffer nous elle meurt Bélo Daniel. Eh ben, ton espèce d'enculé de frère Il a encore planté une bagnole, mon chéri Eh ben, oui Alors, eh ben, pour aller au docteur, eh ben, on ira dans la poussette C'est pas grave Ça nous fera prendre de l'air Et on prendra le bus Quand il rentre ce soir avec Ivanoé, vous savez ce que vous lui faites Eh ben, vous lui tirez les cheveux à par un, mes amours Hein Quand je dis... Elle que je vous eh préfère aux êtres humains. Vas-y, c'est un sorcier, arrête de parler C'est un sorcier, Quand je dit que je préfère les animaux aux êtres humains, eh ben j'ai bien raison, mes chéris. Elle parle aux chiens, elle parle aux chiens. Oui, c'est ça, c'est de la si, merde. Elle parle oui, au chien. elle parle au chien, là. Il va nouer. Il est où, il va nouer Va chercher, Mais va nouer. Mais non, mais arrête de parler à tes chats, ils en valent pas la peine. C'est des chats, Mais arrête là, de parler à tes chats De toute façon, je, je si rentre, j j je, les prendre, je, je les envoie sur 100 fois plus jaloux que toi et plus reconnaissant que ta gueule Il y en a pour tes chats Ah, que si Attends mon vélo Attends, maman, va pas faire tomber le téléphone, que je puisse engueuler bien ton frère Au moins Le frère du chat, Eux, ils sont plus intelligents que ta gueule Un film ah. Je sais que tu les aimes pas, mais mais au moins euh... eux, ils sont un, ils font pas de conneries comme toi. On dirait ah, ils me coûtent moins cher que toi. Sûre euh, sûr qu'ils me coûtent moins cher que toi. Et oui, Vanneau. Euh, même euh, si je paye le veto, tout ça, et eh ben, ils me coûtent moins cher que toi. Le pauvre Patrick. On va, on va... Parce que euh, et, ouais. et donc. Ouais. Papa, ouais. Même quand j'avais les âges, je coûtais 100 fois moins cher que toi. Oui. Ouais. On va y aller, hein, madame. Parce que trois ouais. ah, bagnoles en temps. un an de temps, ça Mais fait, ça fait presque temps, en fait. plus d'un million d'euros. Un million d'euros. Ça fait beaucoup Ça fait cher pour un partenaire, quand même, un million d'euros. Trois bagnoles en même pas un an de, de temps. C'est la dernière bah, Elle pas. Elle, pas elle De elle pas. Alors là ça bat tous les records elle pas. Quatre non. mois une voiture Ça l'a fait non, Marie elle Noël ça. Elle est toute seule, elle est toute seule. Marie Noël Marie-Hélène Ah pardon Hélène, oui. -Hélène. Oui. Elle a dit oui Elle a dit oui Ça a marché <rire> si Elle écoute Marie-Hélène Oui Vous connaissez pas Flecha Comment Et pas. Non, tout la... ce qui vient de comment la va, machine, elle j entend j entend pas. Ah, pas son, on pas. arrêter elle ça. Ça. Allô, toi du coup. Allô Marinette, Noé, Hélène. Non, Hélène. Oui. <rire> oui. Oui. Oui. oui. Oui, bonjour, vous allez bien Bah oui. Bah, <rire> comment, comment va Ivanoé Bah Ivanoé, je ne sais pas où il est, j'ai que Bélo. J'ai que ah, Bélo. Bélo. Ah. Et Bélo, ça va Et il y a le frère qui y a le frère à Ivanoé qui a cassé la voiture. Moi ça ça ne m'étonne pas. Hein Elle a oublié Elle a oublié, je pense. Oui, oui, En fait, c'est une blague. Quoi Oui, je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Ah bon Oui, il n'a pas cassé l'auto. Quelle auto oh, bah, Il aurait cassé l'auto, ça m'aurait pas du tout étonné. Oui, mais il ne l'a pas cassé. C'était une blague. Ah bon Oui. Une blague. Ça va alors Ouais. Bon. Bah, de toute façon, il l'aurait cassé, je l'en casserai dans le mur. Ouais, on a compris. <rire> ouais, compris, compris ouais. Ouais. Ouais, on avait compris ça. Bon, on va faire un bisou à Bélo à Ivanoé alors, d'accord Oui. Hein D'accord. Bisous, à bientôt À bientôt Elle est fantastique. Elle <rire> est la partie de l'autre côté. <rire> et est lui. Elle est avec nous, on vient. Partez à Los Angeles. assistez à l'avant-première de Valérian et la cité des mille planètes. En présence de Rihanna. This is Rihanna.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 Je ne me souviens pas de l'accident. Juste d'avoir dit que c'était une mauvaise idée de prendre la voiture après tout ce qu'on avait pu. Je me souviens des minutes interminables à attendre coincées dedans. Des gyrophares, du bruit des sirènes, de Julien, la tête sur le volant, de l'odeur de son sang. Et du visage de ses parents à l'enterrement. Aujourd'hui, ça fait sept mois que je suis en rééducation, à me battre pour remarcher. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés responsables. Retrouvez toute la semaine Manu et son équipe en direct du Gros du Roi avec déguis-toi.fr. Salut c'est Manu de Manu dans le 69. Écoutez chaque matin Manu dans le 69 de 6h à 9h30 sur Énergie. Oui les amis pendant une semaine vous serez avec nous au Gros du Roi. Manu, Oriane, Nico du Web et Glandu sont tous au Gros du Roi avec Déguise-toi.fr. Énergie Hit Music Only. On t'arrête de jouer maintenant, on approche de l'Espagne, tu vas exploser ton forfait. Ah, ça va, je m'en fous. Quoi Hein Tu dis quoi là Non, je te disais qu'avec mon forfait mobile free, j'ai 25 Go d'Internet inclus dans plus de 35 pays. Alors tu vois, on pourrait même aller en Australie que je pourrais encore jouer. Ah oui Bah ouais, j'ai même les appels SMS et MMS illimités pour le même prix toute l'année. Eh bien, merci, prix. Offre soumise à condition sous réserve de couverture 25 Go en 3G, facturation au-delà. Hors numéro surtaxé, plus d'infos sur mobile.free.fr. Bon, bah t'appelleras donc ta grand-mère tous les jours. Ça, ça va me coûter. L'histoire secrète des Transformers. Pendant mille ans, nous l'avons cachée. Cet été, la légende Transformers dévoile enfin ses secrets. Pour que mon monde survive, le vôtre doit mourir. Transformers The Last Night avec Anthony Hopkins. Vous aimeriez savoir pourquoi il persiste à venir ici Réponse demain au cinéma avec énergie.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 super héros partout ouais c'est ça il ah, y a du il y spiderman il y a du super girl j'ai mis plein de photos sur les réseaux sociaux tout le monde kiffe tellement elles sont belles c'est un truc de fou les mecs bon les mecs si si il claque la claque quand même il est bien le mec là euh, en spiderman spiderman il est beau ah ouais. deadpool bon ouais. deadpool viens ici bah, je te vois pas la tête va pas avec le corps je te vois pas assez deadpool viens ici viens ici viens deadpool ici. Viens ici. je crois que c'est notre ami euh, qui vient tout le temps quand il y a les dj Mais non, si je crois que c'est lui hein ah, Ça fait un peu pyjama quand même, <rire> même là. Il a gagné en muscle Viens à côté de moi euh, Tu as acheté ça quand Non j'ai loué Tu l'as loué ouais. Combien tu as loué ça 20 balles <rire> J'aurais pas mis beaucoup plus, dans le, dans beaucoup plus. Et quand tu l'as loué Est-ce que tu t'es dit Hey c'est un beau costume Merci. <rire> mais Merci. surtout, il ma ma sur ah, ah, ah, ah, y a Iron Man. Va t'asseoir, va t'asseoir. sur il y contraste entre les deux. Et il y en a qui dit Et si, dans cette équipe, on va avoir plein de gens qui vont parler des super-héros, mais de la vie quotidienne. On va voir de tout dans un instant. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui a un pouvoir Dans les auditeurs qui sont en ligne, il y en a un qui a un pouvoir on en parlera dans un instant. Ah Est-ce qu'il y en a dans cette équipe qui peuvent faire des trucs de ouf Parce que le public est déguisé. Ici, si vous n'êtes pas déguisé Marlouche. Ouais. Mmh. La... Marlouche, Marlouch, ah oui. j'ai envie de la voir. Là en quoi En Wonder Woman Mais non ah Est-ce qu'on a un costume de Wonder Woman pour oui. Marlouche Non, non Il est où non, Il est où Il est où Voilà, il est où, il est où non. Attends, qu'est-ce que vous m'avez trouvé ah, Un costume de Wonder euh, bah, Woman Bah oui ah, mais je, je me méfie avec vous Ah, là, il est où le costume Il est là-bas Hé hey. Hé, hey. hey, il est ça Hé, ça voler Il est Est-ce que, Marlouche, est-ce que tu te souviens hey, Pas dans le film qui est sorti là dernièrement Qui est quand même une sombre merde Mais qui pas. bat des records d'audience qui, en, qui, qui est fan de super-héros et qui a vu Wonder Woman le film ah, Je suis très mauvaise en super-héros Iron Man il lève la, il lève la main ah. Iron Man je t'autorise à enlever ton casque à soulever ton casque Viens ici. <rire> les bruits Comment as-tu trouvé le film Bien Je trouve que c'est une merde <rire> Je trouve que c'est la pire merde que j'ai vue de ces Wonder 20 Roman. dernières années C'est atroce ai entendu et, je pense, que tu et je pense que définitivement Il faut que les mecs de DC Comics Foutent dehors Zack Snyder Qui, est, qui fait que de la merde Zack Snyder c'est le mec qui a foutu ah ouais, en l'air mais... Superman, il a foutu mais en l'air Batman versus Superman, Superman. Oui. Tous les films qui vont arriver derrière C'est Zack Snyder qui va les faire Et quand tu vois que moi les Marvel à part 2-3 exceptions C'est quand même bien foutu Putain DC Comics c'est de la merde ouais, Mais Son image elle est belle à Snyder Mais trop, Elle hein. est belle oui. mais depuis, ouais. depuis ça fait longtemps qu'il fait que de la merde Putain, Batman versus Superman, c'est ouais, pourri, pourri ouais. Mais c'est sombre, les personnages ouais, ouais. sont chiants Le Superman, il est chiant Le mec, c'est nul, c'est nul, c'est nul Quand elle marche, t'assures Mais c'est consternant, elle fait des sauts de, de 250 km Wonder Woman, ouais, on dirait on a, En Woman. attendant, je disais ce matin, ils sont en train de battre tous les records d'entrée Bah, excusez-moi, c'est de la merde ouais. C'est pas la première fois qu'il y a des films de merde qui ont battu des records c'est de la merde, voilà, je suis désolé C'est imbouffable, la musique est à chier Oh dès qu'elle met son costume. Ah bon, il y a ça dedans. Dès qu'elle qu court avec les cheveux dans le vent, la partie sur les Amazones qui dure 45 minutes, mais quelle merde. Je pense que tu prends les choses trop à cœur en fait. C'est que, que moi, il y a un moment donné, systématiquement le... On va vous expliquer le début du super-héros. Mmh. Alors là, t'en peux plus, les Amazones. l'hôtel, elle se lève, elle tire avec un arc, elle envoie 47 flèches alors qu'elle fait des demi-tours sur elle-même. Je n'en peux plus. Heureusement que c'était pas la merde de ma vie. <rire> non, mais je sais pas, pas tant pis, s'il y a des fans qui vont me défoncer, mais s'il y en a qu'on trouve aussi que c'était la merde ouais, aidez-moi monsieur aidez-moi non mais Zack Snyder faut le virer voilà c'est de la merde ce qu'il fait le mec il a été très bon quand il a fait 300 depuis il premier fait degré de la merde. oui non, il a fait vénère. soccer punch, je crois mais c'est de, de la soccer ça. punch, c'est de la merde arrête énorme, mais, mais mec, c'est beau comme graphisme mais c'est un soccer punch, combien d'entrer dans le monde arrête un peu en France ça a pas marché mais, mais ça dans le monde ça a marché nulle part vous voulez qu'on en parle de Suicide Squad c'est une merde une merde qu'est-ce qui est bien mais les amis Suicide Squad c'est la pire bouseuse qu'est-ce que as non mais t'as bloqué sur lui mec ne fait que de la merde, c'est tout. Suicide Squad, la, ba la baston, elle dure, mais 25 minutes à la fin, tu n'en peux plus, tu n'en peux plus, il est mauvais, euh, Zack Snyder. Il a été bon il y a 15 ans, depuis il fait de la merde. C'est lui qui a signé tous les prochains films qui vont arriver, et c'est de la merde. Je suis désolé, pardon, voilà, Là, Avec que... le succès de Wonder Woman, à mon avis, il m'en va pas... été écoutez, tant mieux, mais moi je trouve que c'est abominable, et j'irais plus voir les films comics, des comics parce que je trouve que c'est de la merde, voilà, c'est tout. Et les Marvel sont super bons. À Marvel, ouais, Marvel, Mais il y a un moment, voilà, j'en peux plus, quoi, c'est pourri, les vannes sont nazes, ils essaient de faire drôle, ils n'y arrivent pas. Essaient... Le personnage de Wonder Woman en cinématique, me dites pas que c'est grandiose, quand elle fait des sauts périlleux sur elle-même, tu vois que c'est un dessin animé, c'est de l'animation. C'est même plus un film, c'est de l'animation quoi. <rire> J'ai bien parce qu'il y a Iron Man derrière qui commande tout ce que tu dis. Oui, D'accord, <rire> Dandine. Dandine. Excusez-moi, quand elle fait des sauts, la, la scène de Wonder Woman avec l'église qui est censée être en France ou en Pologne, je sais plus où, c'est un dessin animé, c'est même plus elle, c'est un dessin animé. Les deux personnages se battent, le méchant qui boit une potion, ou d'un seul coup sa peau, elle change. Ouais, mais comment t'expliques que ça cartonne à ce moment-là La nana, la nana qui, qui est la méchante, qui a un masque sur la deux moitiés du visage, mais tout est ringard, tout a été fait mille Fois. Tu me l'as bien vendu mon costume là. Ah, on veut plus mais déguisé du Superman, je, je suis désolé, on est là pour les choses. Dites-moi sur les réseaux sociaux, il y en a peut-être qui vont dire que vous êtes Ce film est génial. On a le droit aussi de pas aimer tous le même film. Oui bien sûr. Ah, moi je trouve qu'il est consternant. Moi j'en ai voilà. vu aucun. Tu l'as pas vu celui-là. <rire> mais avec euh... Batman et Superman, il est insupportable. <rire> ouais, moi Snyder j'aime bien. Mais, mais, alors, même, mais il est même, même le Superman d'avant, vous l'avez trouvé bien le non, Superman d'avant Non non, il n'était pas bien non plus. Ouais. Mais excuse moi les derniers Batman de quand la route, c'était les mecs faits par Christopher Nolan. C'était les derniers Batman, ils étaient énormes. Le Dark Knight et tout. Voilà, ils étaient fantastiques. C'est de la merde Depuis que Zack Snyder a repris le truc C'est pourri Excusez-moi, ça se voit que j'aime le cinéma ou pas Oui, beaucoup. Bah voilà, il y a un moment, je dis aussi ce que je pensais. Et Guillaume, il m'a vendu le film en disant qu'il est énorme. Je ne suis jamais fait autant chier. Je suis là sur mes positions. La partie de 25 minutes au fond du cheval, ça te, et te et dérange pas. pas. Mec, j'ai l'impression de regarder Ikidia J'avais l'impression de voir des nanas qui faisaient Wonder l Ikidia <rire> sur la plage. Juste dit que le méchant n'était pas crédible, mais le reste est crédible. Alors, alors excusez-moi. Le méchant. Alors, pardon. Le méchant, allez oh, Je rappelle que ce n'est pas ah, un film énergie. Arrête, pas. Arrête. Ah. Ah. Je t'emmerde. Le c'est le mec des... C'est la version égyptienne de la guerre ah, voilà. Et ben Arès Où le mec il se camoufle Derrière un type Qui a une moustache Ou à un moment donné Le méchant il prend une armure Mec en dessous Il a gardé sa moustache D'où as vu un méchant Avec une moustache ouais, vrai, ouais. Mais le mec Sans déconner il se, mexicain, il, il se transforme Il se remet Un costume Et en dessous il parle Tu vois le mec Avec la moustache Qui est là dit, oh Je vais te détruire Mais enlève la moustache tout est pourri Tout est pourri Tout est en full fond vert, il n'y a plus rien de vrai. Est... Ah! ah regarde, Iron Man, il a un pantalon vert aussi, apparemment. Hein. Il ne rentre pas dans son armure, tu l'as dit toi-même. Les toi Iron Man, ils sont énormes. Voilà, c'est tout. Je suis désolé. Bon, on a parlé super-héros. Vous voulez qu'on parle super-héros mmh. C'était le vrai. but de l'émission. Voilà, c'est tout. Non, pour la peine, euh, je ne m'arrête pas là. Je veux que tu te transformes en Wonder Woman. <rire> Et Zack Snyder vient d'annuler sa venue. Il est invité la, la pour oh, à la, à la, la fin, fin de là. la semaine. Tu veux, tu veux que je me change <rire> là il a, il a mal pris. Il a mal pris. Bien sûr. Tu te, tu, bah, tu tourne, te changes tu en tournant sur moi tu Tu, tu l'avais vu la, la série des années 70 quand ouais. elle tourne sur elle-même ah Avec la musique de faisait Wonder Woman Et elle, elle ouais. le faisait, et bah tu te changes. Tu me changes en tournant sur moi-même. Ouais, là tu es ouais. tenue normale et tu. Alors là, alors là, s'il y a la robe qui glisse, et qu'on voit la petite culotte là, je sais, c'est un là... truc qu'elle va tomber à force de tourner parce que tourner comme, comme elle, c'est impossible à la base. Est-ce que tu veux que je te mette la musique de Wonder Woman ou à tourner poil, les gars, ça me fait Une tournée, une tournée. Mais Maison boîte devant, mais en devant. Elle est tournée, elle est Allez, vas-y, Wonder Woman, allez, vas-y. Non, non, eh, oh, oh, oh. d'où t'as vu Wonder Woman quand elle changeait, qu'elle prenait sa jupe, qu'elle la par remontait. En que... <rire> par en haut ou par en bas bah, Par en haut, comment tu fais pour tourner si tu la mets par en bas Tu peux pas tourner C'est quoi les règles Sauf qu'elle est en train de se dire, si je la mets par en haut, comment je l'enlève après Non, si je la mets par en haut, ça m'arrange. Ah tourne. oui ah, bah, En allez, tournant. Allez, tu tourne Allez, tu allez, tournes. allez tourne autant. Regarde, Deux secondes par terre. par terre. Viens vient de nous faire beau. <rire> ah, elle s'est cachée les yeux, c'était mort. Ah, tu eh, nous as fait Little Woman, woman là! <rire> <rire> Little Woman! <rire> J'ai honte. C'est là où tu vois qu'elle n'est pas crédible, Wonder Woman. Bah, ouais. là où... Elle ne peut pas se changer pas comme possible. ça. Je reviens sur ce que j'ai dit finalement. La, la, de... la dernière Wonder Woman n'est pas si mal que ça parce qu'elle le fait bien. Ouais. Bon, par contre, qu'est-ce qu'elle est jolie da... Gal, elle s'appelle la ah ouais. demoiselle ouais. Gal, Gad Gal, Ga... Gal c'est ça hein Gal, Gadot. Elle, elle, elle est magnifique cette demoiselle, elle est sublime. Et alors regarde, Marlouche, que... voilà, Marlouche J'avais envie d'écouter Boumaier eh bah, deux secondes. On refait 3-4 tours avant quand même. Et non, hey, ah, non hey, est-ce que t'as vu, Wonder... est vu que Wonder Woman mettait ses fringues au-dessus de ses fringues que tu crois vraiment que je vais me foutre à poil devant tout le monde Bah, devant en tout le main monde, main. non, mais devant moi, oui. Et puis de toute façon, je vais te dire un truc euh, ce ne sont que des super-héros dans le public. Ah oui Donc, ils se sont déjà vus à poil dans les vestiaires des super-héros. Et normalement, tu tournais tellement vite qu'on voyait rien. Ouais. On enlève le mot Bah oui, bah deux secondes. Après, vous maillez. Ah. Ou oh, pendant, bah, vous bah, maillez plutôt. Oui Côté comme ça Chéri Coco maar pourquoi comme ça baba baba ba. Mais pourquoi c'est comme ça baba baba ba. Elle souffre en silence elle pleure des océans ouais. son cœur sous ciment au fond n'est pas le simour elle veut plus de moi car je suis mauvaise, elle veut plus de moi car je suis mort il y a des pas mais pas de quoi t'en a raison y'a des hauts elle de, de la pas Mais pourquoi comme ça ba, ba, ba, ba? Est pourquoi comme ça venir et t'ennuler elle en a marre de moi elle m'a boycotté c'est pas une vie de joie et moi un voile poté chérie, il y a des hauts et des bas je n'y a des screens et des bas non, je ne suis pas capable On pouvait s'en sortir Mais toi comme par hasard Toi tu retiens le pire Le pire, je suis pas là-bas Si ma tête a brillé Je te jure, c'est pas ma faute Bien sûr qu'on est lié Et tant pis pour les autres Y'a des hauts, y'a des bas Mais pas de quoi faire de la raison Y'a des hauts, y'a des bas Mais pas de quoi faire de la raison Comme un Je coeur, tu connais son papier, j'ai laissé mon cœur, tu l'as vandalisé, de mes faux du désir me verbalisé. Bobon rouge me tienne. Oui. 19h 22h sur Illiershment. En short. En live de la Corse en live de Île Rousse. Jeudi, ça va être fantastique et on va emmener des auditeurs avec nous. Il y aura Kinvey qui sera là. Je ne sais quoi. Ah mon Kinve qui est déjà là-bas, petit salaud. Va. Il y a eu un gros débat là pendant les... il y a deux secondes, on discutait avec le public, là, on parlait de Suicide Squad, on parlait de plein de choses là dans le, ouais. dans les... on parlait des super-héros. Normal l'émission spéciale super-héros. Oui. Voilà, j'ai dit, dit que j'aimais pas Suicide Squad et que voilà. Alors je l'ai vu hein, plein de fois. Hein. Mademoiselle. Ah, tu l'as vu plein de fois euh, mais t'aimes pas fait, Moi CC Squad j'ai bien aimé d'un côté Mais d'un autre j'ai moins aimé En fait si vous voulez au niveau graphisme il n'y a pas grand chose à dire Mais c'est plus sur les acteurs et sur mais, les scènes comiques Mais c'est le problème de Zach Snyder, de Le mec qui se branle ouais, non, à ça. faire La ah, lumière, la couleur C'est un mec qui fait du graphique, c'est le mec qui a fait 300 Le mec il ne fait que ça 300 vous enlevez ouais, le ouais, graphique Il n'y a ça. plus rien dans 300 T'as des pauvres mecs qui font Une fois que t'as fait ça avec des abdos, des Dessiné à l'ordinateur, le mec il ne sait faire que des trucs graphiques. Oui, mais c'est ce qui a révolutionné un peu le truc, c'est là, oui, c'est ça, un touch à lui, tout le monde se branle sur lui, et, et, et, et, et, et, ce, et ce, que ce soit Soccer Punch ou que ce soit euh, Suicide, Suicide, Suicide Squad. Squad, et que ce soit le Wonder Woman, putain, c'est que mm -hmm. du graphisme, que ça. Le, dans le dernier Wonder ah, Woman, un style. après j'arrête, dans le dernier Wonder Woman, tout est au ralenti. Le mec il a découvert une touche ralentie, ah, les flèches au ralenti c'est beau, les balles au ralenti c'est beau, mais quand elles sautent au ralenti c'est beau. Il y a les trois quarts du film, dès qu'il y a une scène d'action, elle est au ralenti. Je n'en Peut peu plus. En fait, c'est un film qui aurait pu faire une demi-heure en fait. Oh là, là. Ouais, base, façon, il façon, est mis en normal. Mais c'est trop long, <rire> les films de super-héros sont trop longs, tu te fais chier une demi-heure à chaque fois. Captain America, t'enlèves une demi-heure, ça marche ouais, aussi. Mais ça, hein. pour le coup, t'as raison. Oh là là, les mecs, ouais. ils font long à chaque ouais. fois. C'est long. Bon, alors quoi Qu'est-ce qu'on fait Chaque on fois que je me parle, média. vous me dites de me dépêcher. J'ai le temps de parler dans ces émissions oui, ou pas ah, si Mais dépêche-toi. Non, mais... Non, mais... <rire> <Exactement. rire> ah, chaque fois, il faut que je me dépêche. Ça fait bah, trois on a jours beaucoup que... de monde. Bah, tu il parles vite. Parle vite. Oh là là, c'est pas possible, ça. Sur RMC, j'aurais le temps de parler. Tout le monde important. Euh Ouais Bourdin, il gueule voilà, <rire> euh, aussi euh, euh, Bon, je fais qui Qui tu, qui tu veux Allez, je vais faire Léa On va se, on va se faire les super-héros Et on quitte les super-héros euh, Pour aller dans les vrais héros On a décidé aussi de, de s'occuper des, des vrais Ceux qui sont un peu partout Ça va Léa Ça va Goé Ouais, t'es en forme vous, Salut vous, ma chérie vous, ton, oui. ton chéri, il fait quoi Il est gendarme Ah, alors, est-ce qu'un gendarme peut être un héros alors, Ah, bah oui Pas quand il est planqué derrière un fourré et Voilà ouais. C'est <rire> là où je voulais en venir. Ah, C'est pas un héros, là. Même Iron Man, il est d'accord avec nous. Ah, là, parce, là, parce que, <rire> Aero que Aero Man, lui, il se fait, fait flasher à 850. Prends-moi de... qu'il prend cher. Prends-moi qu'il a plus de permis, Iron Man. il fait la gueule. Hein. Léa, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait, ton chéri Alors, lui, lors d'une patrouille, parce qu'en fait, il est gendarme à Paris. Euh, lors d'une patrouille, il a trouvé un bébé dans une poubelle. Non. Oh. C'est ouf, ça. Un bah, bébé, mais pas un bébé chien, non. un bébé homme Oui, oui, ouais, un bébé, oh. c'était une petite fille. Ah, ah, chaud. Déjà, moi, je trouve que les gens qui mettent des animaux, parce que les, les, les chats, oui, les plus, machins, oh, on, on les met ça, dans la poubelle, ouais. on verra Olayala, bien. Ça me rend déjà, moi, le jour où je vois ça, mais un bébé, comment tu, comment met tu peux mettre un bébé faire dans une poubelle et, Bah, et, et... ouais, d'autant qu'en plus, il y a des organismes maintenant qui peuvent aider les gens ah, oui. euh, à se débrouiller, mais bon. Et alors Mais en fait euh, de là il a appelé les pompiers donc dès qu'il a trouvé il a appelé les pompiers il était avec son collègue et euh, les pompiers l'ont le emmené à l'hôpital donc il l'a accompagné jusque là et ensuite ce sont les services sociaux qui s'en sont occupés. Mais donc le bébé va bien Oui, elle va bien. Ah, ah, heureusement ah, qu'il était là. Bah voilà. Ça, c'est pas Wonder Woman qui <rire> ouais. va sauver le bébé dans les poubelles. C'est son chéri qui l'a fait, qui est ouais. gendarme à Paris. Tu lui feras un gros bisou pour nous alors, d'accord Ouais, il aurait bien aimé vous parler lui-même. Et bah embrasse-le pour moi et tu lui diras bravo de ma part. Je t'embrasse, ma belle. D'accord. À bisous bientôt, à tout bisous, monde. bisous, bisous, bisous. On va prendre. Euh, tiens, le. Oh, Caliste. Ça va, Caliste Qu'est-ce que c'est que ce prénom, Caliste Ça va. Ça va, Caliste Ça va, ça va. T'es en forme Ouais. Bon, alors vas-y. Euh, bah du coup j'étais dans les catas, catas. Qu'est-ce que tu faisais dans les catas Catacombes les catacombes Voilà et euh, Bah en fait En fait j'étais Je voulais emmener un de mes potes euh, dans les catacombes Oui d'accord mais pourquoi Bah pour faire un tour parce qu'ils connaissaient pas Et moi je connaissais et Moi je connais pas du tout non, non, C'est comment dans les catacombes, dans les catacombes. Bah, il, en fait C'est très froid Et euh, en fait, nous on était sans lumière. Ah, mais on faut être... pas ça. Ça va faire flipper. Hein, mais c'est un labyrinthe. Non, un non, labyrinthe attends. attends, tu as le droit de rentrer comme ça T'as pas le droit. Non. Bah, en fait, non, normalement, t'as pas le droit. Mais euh, nous on a pris des sorties euh, interdites au public. Ah ouais, mais c'est ah, pas bien. À... Et alors Et, bah, En fait, on voulait rentrer juste euh, 10 minutes pour que je lui montre euh, un peu les, euh, oh. les catas et euh, bah En fait, on n'a pas regardé la, la batterie de nos téléphones Et on n'avait plus de batterie Du coup, on n'avait pas pris de lampe externe Et du coup, bah, on était sans lumière C'était bien géré quoi qu ouais. <rire> voilà. Le ah, truc bien c'était bien préparé ouais. On est des pros hein. On est des pros, je suis descendu J'avais la lampe de mon iPhone, il restait 7% de batterie <rire> Je me on est large ouais, on, est, on est large, les gars, ça peut tenir, hein, ça peut tenir Et il s'est mais... passé quoi Comment, Comment Il s'est passé quoi du coup Bah, en fait, on a marché pendant. On a marché à tadon. On s'est pris, des... pris des murs dans la tête, dans le genou. Mais voilà. Et... Mais voilà quoi, vous, vous, êtes... Voilà. vous êtes sortis au bout de combien de temps On est sorti au bout de deux ou trois. Euh, non, deux jours et demi. Wow. Et... Ah, deux jours et demi Tu es resté ouais. deux jours et demi dans les catacombes Dans le noir Voilà. Ouais, dans le noir. Ah, le bad. Oh à, à boire l'eau qui suit des crânes. Oh la à la. Se sentir les, les rats entre tes jambes oh et tout. oh là là. Mec, je trouve En et fait, j'avais la bouteille. J'avais laissé une bouteille à l'entrée parce qu'elle me faisait chier. Et du coup. Pas Logique. Bah oui, parce qu'on s'est On bon, jusqu'au jusqu bout. On que... La semaine prochaine, il part voir le Mont Blanc. <rire> en tongue. En tombe la de chaussettes. En, t... <rire> en tombe avec une canette de coca. <rire> euh, ça va, on est large. On est large. Ouais. Non, mais mec, mec. <rire> Et c'est pas bien un super moi. héros ça Non, C'est un super zéro C'est tout pourri, pourquoi vous me l'avez mis oh. Pourquoi vous me l'avez mis dans le sujet super héros Comment Pourquoi vous me l'avez mis dans le sujet super héros Euh, bah ça je sais pas du tout Parce qu'il a survécu deux jours Ah, ah d'accord, ah, ok, attends, d'accord attends, Donc on est d'accord que, par exemple, un mec Euh, attends, on va se mettre d'accord sur le reste de l'émission. Si on a un mec, par exemple, qui a bouffé Gare du Nord un kebab pas frais à 4h du matin et que le lendemain, il a pas été malade, il bah, fait partie du sujet. Je alors. Il mériterait oui. pour le coup. Okay. Il mériterait. Okay, très bien. D'accord, c'est pour savoir ce qu'on va avoir après. Je suis pas en titane. Ah oui, c'est c'est pour savoir ce qu'on va attendre comme truc. A bientôt, mon gars. Reste avec nous, on aura Lucie dans un instant. Ça va, Lucie Ça va. Ne bouge pas. Et on aura un mec tout à l'heure qui, qui a un talent de super-héros. Oh là. C'est comme ça qu'il nous l'a vendu Restez avec nous, on va en savoir voilà. plus tout à l'heure J'ai hâte de savoir J'adore ce titre-là, on est mardi Ah bah, il chante jamais lui First things first, I'm gonna say All the words inside my head I'm fired up and tired of The way the things have been Oh, ooh, The way the things have been Oh, ooh, I was broken from a young age Like my soaking to the masses Writing my poems for the few that look at me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 Stand your spirit to a dove oh. Your spirit up above oh. I was choking in the crowd Building my rain up in the clouds Till it broke up and it rained down It rained down like... de l'année et le reste du temps il fait attention c'est pour ça que tous mes jingles sont garantis sans sucre, sans matière grasse et sans gluten Coé 19h-22h sur Énergie toute l'équipe sur Énergie merci de nous avoir choisis tout à l'heure vous découvrirez Agir. j'adore ce qu'ils font vendredi émission spéciale avec Tidiaz Avec Black M qui sera là, il y aura Julian Peretta aussi qui sera notre invité, il y aura David Carrera pour faire plaisir à Marlouche aussi. Et il y aura une demoiselle qui s'appelle Alice Merton. Personne connaît mais ça fait plaisir à ce oui, fou fou. Fou, je, bah, je suis très content de tu revois. J'adore J'ai rien dit, vous et moi. Vous savez, hey, je vais vous dire un truc, ouais et je m'en fous. Faites passer les chanteurs qui vous font kiffer <rire> hey, je, hey, Attendez, il nous, hey, il nous reste 4 jours d'émission On peut inviter je, Julien hey, Doré C'est vrai Non mais j'en ai rien à caguer Si vous voulez Coco Caline moi, oh, oh, ouais, vrai, vous ouais, vrai, Ah ouais. ouais Ah ouais, okay. ouais Vous ouais, faites ouais, venir Julien Doré en Coco Caline Avec son truc de panda oh. Ça me fait kiffer hein. Ah, ah, Non ouais. c'est vrai ah, mais, bah, Je suis chaud Invitez-le Je vais met tout ce que vous voulez moi. Giguette, tu veux quoi Moi je veux bien Julien Doré Ah Ah ouais j'adore aussi Je suis fan Vous êtes tous sur Julien Doré Hein Tout non sur Julien doré. non. J'ai une préférence pour le clip, mais pas la chanson. Début de soirée le... Le... Quoi Je ne dis pas, as pas ça, t'as vu comment il est sérieux ça ah, Sauf. Ah, <rire> mais ils sont séparés, je crois, non Sauf. Ou... Pour la dernière. Tout, pour la dernière. Quoi Tu me fais venir début de soirée. Je ouais. Ils sont à Bordeaux, je crois, les mecs, sont loin. Ils sont loin Il y a pas une tournée en ce moment Si, ils sont en tournée, je crois. Arrêtez, arrêtez. Moi, bon, il y a des trucs, je veux bien rigoler, mais pas toute <rire> <la rire> soirée, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a à toi encore Ah Il va se mêler. C'est pas ja Zach Snyder, je sais pas comment on dit. Il a fait Wonder Woman, mais pas type Jenkins. Mais je sais, mais Zack Snyder. Il est, est pas du tout à la production. production. Pas du tout, regarde. Pardon. Oh là, attention. Pas du tout. Il tout ça. Oh là là, écoute-moi bien. Oh là <rire> <rire> <rire> Bon, qui vient du public. Zach Snyder, n'y est pour rien là-dedans. Mais il a été le voir et il a kiffé le film. C'est hey, hey, hey. ah, ah, peut-être pour ça qu'il a marché ah, le film d'ailleurs. Ah ouais, c'est peut-être vrai. Ouais. Euh, Laisse-moi deux secondes, je vais je un peu. Donc c'est-à-dire ouais. que t'es pas super crédible sur tout ce que t'as dit. Il a quand même défoncé un gars pendant 5 minutes. En fait, le gars il a fait bienvenue chez les ch'tis, euh, tu euh, sais. Non, après, le film est pourri quand même. Euh, ah ouais, allez, donc, Attends. Ah, donc crois. tout ce qu'il a dit, sans Zack Snyder vous le remettez sur Patty euh, Jenkins. Non, mais ça, je savais que c'est pas lui qui l'a réel. Arrêtez de regarder ce que je fais là, je suis en train de, je suis en train de tricher. <rire> ouais, Sur Wikipédia, je suis en train de remarquer Zack Snyder <rire> dessus. <rire> c'est lui qui modifie. Mm -hmm. Bon, n'admets pas que t'attends. On peut pas, on peut pas avoir pas. raison tout le temps. Mm -hmm. mm. N'admets pas. En tout cas, t'avais l'air déterminé, donc euh... ouais, mm. ouais. c'est le principal. <rire> <rire> ne craque pas. <rire> <rire> pas maintenant. Putain, Guillaume, tu fais chier, on est en train de préparer un truc, là, tu nous l'as. Euh, tu nous l'as bloqué. Vrai, il décide des choses. C est, c est trop con Ah, ah alors ah. là, vous allez tous vous la foutre dans, les, dans le trou de balle. Producteur et producteur délégué 2017 Wonder Woman de Patty Jenkins, allez tous. Ouais bon Bravo bon bon bon, ah, bon, Défonce-le ah, bon, Alors Non, mais. M'avait même... fait douter, bande de crétins. Mais c'est une super réalisatrice, ça euh, fait je t'en foutrais, moi. Il est bien producteur du film. Ah là là Je t'ai toujours fait. Oh, Donc t'as intervenu pour rien en fait as là. Ouais. Encore une intervention pour rien <rire> Guillaume. Encore une intervention pour rien. Je voulais te faire douter. C'est ouf mais vous avez réussi hein. Ah oh, c'est pire. Je me suis dit comment je vais faire pour, euh, pour enfin, sortir pour, de là. Pour, pour sortir de là. Non Lucie deux secondes on peut on a le temps ou pas Lucie rapidement. Tes pompiers. Tes oui, pompiers ma chérie, oui. pompier, ma chérie oui. spécial super héros. Y a pas que les super héros de films sur lesquels on s'engueule. il Y a aussi des vrais super héros de la vie de tous les jours. Tes pompiers. Oui. oui. Mais t'as quel âge? J'ai 17 ans. 17 ans, mais t'es à, à, à 17 ans. Pompier volontaire, non Mais à 17 ans, on peut oui, être pompier. Oui, ça. Peut, oui pompier volontaire. Ah, oui, oui ouais. ah, Est-ce que t'as déjà fait des choses incroyables Ou est-ce que t'as déjà fait des choses qui t'ont semblé incroyables Parce que des fois. On... Bah, c'est surtout dans les feux, en fait. Mmh. Oh là là. Quand on a principe. des victimes et qu'on mmh. se met en. On met notre vie en péril. Mais est-ce que, est que toi, t'as déjà sauvé quelqu'un ou, ou ils te mettent un peu en retrait quand t'es Ou jeune, ils te mettent ça. au calendrier <rire> non. Ah non, non. Une fois qu'on a nos, nos formations, on peut y aller. Est-ce que t'as déjà eu un truc très dangereux À part les feux, non. Mais est-ce que t'as eu un feu très déjà, dangereux oui. C'est déjà oui. beaucoup oui. quand même, ouais. tu sais. Est-ce que t'as déjà, est déjà eu un feu dangereux ou t'as eu peur bah non parce que forcément tous les feux sont dangereux parce qu'on sait pas le danger qu'il y a derrière d'accord mais <rire> euh... mais un truc plus qu'un autre où t'as te... eu... eu un peu peur pour toi où tu t'es dit là vraiment c'est chaud ou non pour mais... l'instant non tu sais faire vivre le truc toi même <rire> t'as pas sauvé un petit chat dans un arbre ou un truc comme ça je sais pas ou ramasser les euh, clés tu as tu as t'es malade un truc est-ce que t'as sauvé quelque chose Bah on se voit des vies mais bon après. Euh... C'est son quotidien en même temps. Oui, voilà. Oui, raconte-en une. Ah, Donc. ben, on, malheureusement, on ne peut pas, c'est professionnel. <rire> ah bon On a oublié de garder le secret. Le secret de oh, quoi C'est dans, euh... ouais, dans les journaux. dès qu'il y a une intervention ouais, des pompiers, ah c'est dans les journaux. C'est que là, vous me prenez des auditeurs qui sont au top du top. Hein, parce qu'on <rire> a voulu rendre hommage aux pompiers, vous m'en prenez une qui n'a rien à raconter. <rire> mais Et si, si, si, mais ah on peut pas, on ne peut pas raconter en détail. Mais si, un bah truc si, où as tu as eu peur, tu peux te souvenir quand même. Je ne peux pas donner le lieu. Mais... J'ai eu peur vraiment, c'est oui. mon premier arrêt oui. cardiaque. Ton premier quoi arrêt cardiaque. arrêt cardiaque. Ah oui, bah oui. Ah bah merde, évidemment. <rire> ah J'espère que c'était pas ton premier arrêt cardiaque à toi. Ah non. Parce que moi, le premier arrêt cardiaque de mon cœur, ça me ferait peur aussi. Ouais. Et alors, est-ce que tu est as réussi à sortir la personne du, du truc Oui. Ah pff. ouais Non C'est la ah Non Je savais plus merdé. comment vous Non j'avais plus de batterie dans le. Alors sans mais Il faut bien apprendre, hein Des fois on. Ah j'ai eu peur eh, je le, suis bou... parti. Eh, le boulanger fait cuire les baguettes trop cuites au début hein voilà. Et bah tu sais quoi Lucien si t'applaudit avec tous les boutiques. Voilà pompiers. bisous ma chérie. Un bon début. Merci. Je t'embrasse fort, bisous à bientôt. à bientôt. Salut ma belle, reste avec nous, il y en aura encore d'autres dans un instant, on a pas mal de conneries qui arrivent à tout de suite. Ah je mapé. <rire> Sur énergie. À 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. À Laura de Champs-sur-Marne Oui, c'est ça. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire Ah, oh, c'est Manu sur Énergie Eh ben ouais Laura, tu touches chaque mois 1526 euros, je vais doubler ton salaire, ça va faire 3052 euros pour toi. Super, bah écoutez, merci à vous, franchement, on vous écoute tous les matins, je vous adore, changez pas. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. À nous, notre super week-end d'avenir! Oh oui, j'ai trop hâte, mon chéri! Oh, mais on pourra pas utiliser notre forfait là-bas! Mais si, avec le forfait mobile free, tout est inclus! En plus, as 25 gigas d'Internet inclus dans plus de 35 pays! Ah, oh, mais c'est génial! Bah ouais, et on a toujours les appels, SMS et MMS illimités pour le même prix! Et comme c'est valable toute l'année, je t'emmène à Barcelone le week-end prochain! Ah, oh, mais merci, mon chéri, merci! Oh non, ne me remercie pas, remercie free! Offre soumise à condition, sous réserve de couverture: 25 gigaoctets en 3G, facturation au-delà, hors numéro surtaxé. Plus d'infos sur mobile.free.fr Gagnez votre séjour Electroland à Disneyland Paris le 8 juillet Écoutez Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie Participez à cette soirée où magie et musique ne font qu'un et rencontrez Steve Aoki Electroland le 8 juillet au parc Walt Disney Studios Un événement Énergie It's music only Transformers The Last Night C'est comme une légende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 Je plus être tout mon ennemi I'm on the train fly just want to ride the Pas le temps d'être sage nous ne sommes que de passage Esclave ta nostalgie des envoles La fièvre dans le sang des rêves descendants C'est ça qui donne envie d'être libre Forever, yeah, I don't mind. Sauvage. La nuit, les Je hebt een manier om te leven, een Je m'en de droit devant. Ne joue pas les weg naar de ton cœur. de minuit j'irai te chercher, Neem ton cœur. Pas le temps d'être de nous sommes que de passage, naar de hemel. So Caché Je ne pense plus qu'à m'arracher De leur enduit, de leur douleur Ils croyaient me connaître par cœur J'ai mis le feu à mon passé Maintenant je dois me dépasser Hey, hey But now I don't mind Hey, hey Yeah son cool ou pas dans un instant. Mais alors c'est vrai qu'on se fait un débat spécial Spécial super-héros ce soir. C'est soirée super-héros. Donc il y a les super-héros oui. de la vie de tous les jours, le public est habillé en super-héros. Quel est votre est film, film de super-héros préféré Moi c'est Iron Man. Ouais Ah ouais. Ah, as vu, tu ouais ah bah, le ouais, premier, mais après moi, à partir du moment où ils, ils étaient pleins, là ça m'a saoulé. Là, le 3, ah ouais ah le 3. 3 il était relou, ah, il m'a saoulé. Mais, mais je que crois bien. que les, les, je suis un peu sous Les premiers les, les, les, les, les, les, les, les Avengers, pareil, je crois que j'en peux plus des super-héros, il y en a trop, les X-Men, tout ça. Au début, j'aimais bien les X-Men. Tu n'es pas obligé d'aller les voir, tu sais. C est, c est, c est, <rire> non, mais parce qu'à qu la base, je suis fan, mais on nous a trop mis plein la gueule avec ça, donc du coup, j'ai un peu lâché, je suis plus Transformers ou euh, trucs comme ça. Qu Et Moi, à la base, j'aime pas, mais j'ai. J'ai rigolé à Iron Man et Deadpool ça m'a fait... Ah Deadpool là ah oui c'est ouais, pas mal. rigolo pas ouais. mal. Pour moi Deadpool c'est un ouais. des meilleurs. Ah ouais. Tu peux pas le montrer à tout le monde. Lori préféré. Ah je connais pas du tout. Je suis désolé. Oh, Franklin. Franklin Franklin <rire> Et plus belle la vie. Voilà. <rire> moi j'ai kiffé les gardiens de la galaxie. Le 1 oui, et le 2 ouais, ouais, Le 2 je le trouve, je le trouve Groot. Je s'appelle ah, Groot. J'ai trouvé ça, j'ai dément. Voilà, j'aime bien, je suis très bon public, mais, mais je trouve. Mais que toi tu les, tu, tu, les bouffes tous, tous. Ah, je, les fan, trouve, je les trouve, des fois trop longs trop long, trop long. C'est à dire que voilà, le Captain America, le 1, il est trop long. Quoi. Toute la partie où il est tout mince là, avant qu'on lui injecte le produit. Oh, ça non. Et c'est les c'est Spiderman qui m'ont fait le plus chier en fait, je crois. Et puis Le problème des Spider-Man, c'est euh. qu'ils en sont à la troisième ah. version. Ouais. En plus, ils repartent de histoire. zéro à chaque fois. Et tout, Alors, ouais. un coup, il a des pouvoirs avec des, des, des fils qui sortent de son truc. Un ouais. coup, c'est une machine. Un coup, c'est jamais les mêmes versions. Ouais. Sa tante, elle change de tête tout le temps. La tente May, la dernière, elle est limite jolie d'ailleurs. La dernière ah ouais. tente May, hein, elle change tout le temps de tête. C'est insupportable. Ouais, euh, non, non Spider-Man, c'est ma chier Merci Piette de cette <rire> de professionnel, Ils sont cool ou pas On a trouvé un truc, un magasin. Qui s'appelle Super Chose. Ah ouais, c'est un super héros. Ah, ah ouais, t'es ouais. ouais, super héros, mais même quand tu t'appelles Super Chose, c'est pas le truc qui va chausser les super héros, c'est que les mecs, ils ont l'air super. C'est vrai. Euh, super Chose, et Super Chose. Et je joue quoi, là bah, Super Connard. Ouais. Eh bien, d'accord, <rire> pour appeler Super Chose, je serai Super Connard. Le super héros qui, quoi qu'il se passe, est un connard. On y va, je sais faire ça. Ouais. Je sais faire. Combien ouais. de temps tiendront-ils Est-ce qu'ils vont me raccrocher au nez ou pas À la fin, évidemment, on leur dit qu'on les aime. Et tout ça c'est que de la rigolade. Ah, ah. Super connard <rire> Super pas de réponse pour l'instant. Ça a l'air super fermé, non, bah, alors, allemand, non Normalement non. Bonjour. On est, ah bien, bah, on... Bienvenue. On est bien au téléphone aujourd'hui, on est bien. Hein. Que, des bon... que des bons trucs. Je crois qu'il y a Iron Man qui s'endort. Oui. Non, non, non, ça va. Et ben c'est la tête. 35. Manon Bonjour. Ouais, super chausse. Oui. Oui, bonjour. J'appelle parce que ma femme voudrait des chaussures pour son anniversaire. Oui. Ah, je vais en acheter, mais bon, j'ai pas envie de me déplacer pour rien. Qu'est-ce que vous avez comme sandales compensées? Bah, monsieur, il faut se déplacer en magasin, ah, sinon non, vous regardez le chier. site internet là où il y a toutes les sandales dessus, ouais, parce enfin, que vous est... expliquez comme ça vaguement bah, les ouais, sandales enfin, au téléphone, ouais. c'est compliqué. les ouais, ouais, magasins de chaussures, j'ai problème, problèmes. C'est des trucs de femmes, ça, les magasins de chaussures. Ça, bah, regardez le site internet, sinon. Sans les pieds, on dirait investir, c'est pas possible. Vous avez... Non, mais vous avez de la semelle, vous avez de la compensée ou pas Oui, oui, j'en ai. Ouais, quelle couleur Toutes les couleurs, monsieur. Mmh. Vous préférez lesquelles, vous Pardon Le modèle que vous aimez, vous Écoutez, vous, vous, vous passez au magasin bah, et on verra le eh, modèle. Mais attendez, si, pas, si vous voulez pas répondre au téléphone, faut, faut pas avoir de téléphone au magasin non plus. Je vous appelle, je veux savoir des trucs, vous n'avez qu'à passer, faut pas avoir de téléphone. Bah écoutez, j'ai du monde dans magasin, on va euh, pas vous écrire comme ça. Moi je suis, un client, je suis un client comme les autres qui veut acheter des chaussures, c'est normal de me répondre. Ouais, cas, de alors, super vous agréable. Bon. C'est pas une question d'être super désagréable, ah, si, mais si. le, le mieux, c'est de regarder, je pense, le site internet. Ouais, bah, évidemment, allez, voilà, comme ça, vous en foutez rien, vous. Allez, bah, site internet, venez. Comment ça, je ne fous rien, bah, monsieur, bah, je, bah, vais je vais vous, va demande vous décrire ce... des chaussures au téléphone. Bah, bien oui. sûr que si, madame, enfin, allons. Ah, je vais vous décrire des chaussures au téléphone. Bah, j'ai plus envie, là. Vous avez des ballerines Oui, j'ai des ballerines. Ouais, vous... bon, beaucoup Vous avez des, des modèles Ça va, on a du, des couleurs nudes et des couleurs noires. Vous en portez, vous, des ballerines Non, j'en porte pas, non. Ah bah enfin, tant mieux Ah là parce que ça, c'est dégueu quand même D'accord, bon trouve merci ça... monsieur, bonne journée Vous avez des crocs, tant qu'à faire dégueulasse Vous avez des crocs, parce que si vous avez... Allô C'est moi, c'est dire connard C'est connard C'est moi Rappelez-la, rappelez-la, la Elle était bien, elle, elle était bien T'avais réussi à la, raccro... à la... À la reprendre ah oui. et à la relâcher derrière Les ballerines, non, ça n'a pas fait Je vais essayer de savoir Je me suis dit t'avais raison avec les ballerines Bah tout le monde le sait. Mais non Ah si, Les ballerines. Allez, allo. 4, Bonjour. Oui, bonjour, j'étais en ligne avec une charmante jeune femme là. Oui. Qui voulait me décrire les chaussures, puis bon, je passe à la saouler. Vous avez des escarpins Oui. Vous avez beaucoup de modèles ou pas euh, Un petit peu, oui, y a pas mal. Parce qu'on était en train de parler avant, elle me disait qu'elle avait des crocs et des ballerines. Excusez-moi. Oui, elle. A, ouais, elles vont pas très bien à la boutique parce que c'est quand même super dégueu, quand même. Crocs et ballerines. Comment Je dis, c'est crocs et ballerines, c'est super dégueu. Je veux dire, à part des infirmières en dépression, personne n'achète des crocs. quoi. Et pourquoi vous vous appelez bon, Pour des escarpins. Vous avez des escarpins Vous avez ou pas Il y, y en a des escarpins, vous avez qu'à venir voir un magasin. Oh, vous aussi, il faut se déplacer. Putain, vous faites chier, vous n'avez pas envie de répondre au téléphone. Il faut toujours se déplacer. Est-ce que vous pouvez me mettre un coup de couleur rouge en dessous, comme ça, il croira que c'est des loups boutins Hein Allô Faites pas d'efforts. Allô Allô. Oui. oui ça, je disais, ça capte mal. Je disais. Est-ce que. Oui. Bien sûr. Sur un fixe, on un con. Est-ce que vous pouvez mettre en dessous de la couleur rouge sous la semelle Mais pourquoi faire bah Pour que ça fasse Loup Boutin. Pourquoi Parce que j'ai pas le budget pour des Loup boutins, Donc je vais acheter des chaussures chez vous et puis euh, voilà. Bah. Euh, je, acheter ailleurs, je sais pas. Moi, je vais pas vous mettre la peinture rouge sur les chaussures. Hein. Bon bah je le ferai moi alors. Euh, le problème c'est qu'elle a un pied en 37 et l'autre en 42. Est-ce que je peux vous prendre deux paires et vous me faites un mix dans la boîte euh, Non, pas possible. Non Non. Ah, oh, putain. Vous avez des méduses Euh Non, pas du tout. Vous savez, les chaussures qui font pouic, pouic là quand on marche Oui, là, ça j'en sur... ai. Ah, vous en avez, ça Oui. J'aime pas ça. Ah. Non. Vous pourriez euh, les mettre pour voir si elles font vraiment pouik pouic, -pouic Attendez, je vous repasse la vendeuse. Pourquoi eh non, non, non pas elle, elle est désagréable, arrêtez, elle, désagréable, elle insupportable oui, Ah non, je veux pas lui parler Moi je veux pas lui parler Je veux pas lui parler elle est alors, Plus personne veut me parler euh, Plus personne veut venir <rires> <hein. rire> Il était bon lui ah J'ai pas volé, pardon Est-ce qu'on a vu, euh, ouais mais moi aussi hein, Moi aussi mais, euh, Pardon Est-ce qu'on a trouvé je, ouais, je suis là, là. Là, les cartons, c'est bon. Eh, je vous, vous, vous entends, hein. Eh, je vous entends, hein. Allô Allô, oui. Vous avez, Allô été, vous avez été très sympa. Ah, merci. Moi, je m'appelle Koé. On voulait vous emmerder un petit peu et on est sur énergie. D'accord, ok. Ça Applaudissez marche. le jeune homme. <rire> Il a été très bien. De les, deux, grande, les deux, les deux, les deux. patience. Et vous embrassez la demoiselle pour moi, d'accord Ça marche, ok. À bientôt Merci beaucoup, à bientôt. C'est moi, c'est bon. Pierre Connard C'est Pierre Connard C'est moi Bienvenue tout le monde, voici Shakira, j'espère que tout va bien. Oh là là, quel kiff Qu'est-ce que c'est bon de jouer le con c'est -ce ah, sympa, C'est super agréable. C'est magnifique. Ah, ouais. Des fois, je vous cache pas, dans la vraie vie, j'aime bien le faire. <rire> Parce qu'on y prend vraiment goût, c'est pas grave. Shakira Tu as une comme bien Los chicos que te conocí, tenía poco que perder, di la cosa así así, yo con mis a rayas y mi pelo a medio sed. Pensaste todavía un niño, pero que le voy a hacer es lo que andaba a Barbita. Y baile, hasta que me cansé, hasta que me cansé, baile y me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira que ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Digo yo tendría diez hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo. Por si quieres practicarlo único Il Faut que tu plies. Ah, c'est bien, ah, putain, il enchaîne. Ah, ah, c'est bien, c'est bien, regarde, ah, on est bien, on a est... un bon signe de Jules de Iron Man. Il est comme ça, il est eh, comme il ça. C'est ce un pas, mec pas. de la street, Iron Man. Hein. Dis donc, ouais. euh, Guillaume, monsieur, je m'y connais, euh, j'ai coupé la parole de tout le monde sur Zack Snyder tout à l'heure dans le grand ah, débat oui. sur Wonder Woman. Dis donc, tu sais te déguiser en super-héros, toi Je sais pas. Ça se tente On a ramené des costumes. <rire> ok. Je vais te donner des noms. D'accord. Tu t'embilles super vite en super-héros. Ok d'accord ouais. D'accord donc mets-toi déjà peut-être en tenue non Tu vas peut-être enlever le t-shirt ah, Bah je sais pas c'est ah, peut-être ah, plus ouais, rapide J'aime bien te montrer, dit, ouais, ouais, montrer alors, Ton corps d'athlète Monsieur ah, mais... publie des photos de lui ah, à moitié ah, ah, en moitié nu sur Facebook Et viens nous les ah, montrer alors, surtout ah, Qu'est-ce qu'il y a quoi J'ai mis des converses Et quand tu les hein, enlèves par contre jette-les en dehors du tuyau Parce que ça pue des yeps les converses Alors moi je veux pas les pieds N'importe qui pue des pieds encore. Arrête de parler quand je parle Oh là là Même n'importe qui qui ne sent pas des pieds dans des converses pue des pieds C'est faux Mais si, c'est vrai. Ah non, bah bah, je aller, va sentir ses pieds alors. Je ah, peux mettre des converses je te promets. Ah, y a des des tu peux y aller. Voilà. Non, là ça sent rien. Je te promets. Mais moi non plus, je ne pas, pas les, les pieds derrière en, en convers. sentir Non, mais il ah pue ça. que de la barbe. Non, non, c'est rien. Ah. Il pue de la barbe. Eh ah, <rire> <rire> hey, oh, dépêche-toi. Ah vite. oui, mais bon. Il faut mettre les costumes, j'ai plein de noms à te donner. Ah, Tira, va chercher là-bas, tu vas courir. On va tous les enchaîner. Tu, tu, toi, seulement, toi Ah oui, On peut pas ramener le tas ici pour qu'il les fasse l'un après l'autre, on va gagner du temps Et lui donne derrière toi On lui donne. Ah, ah. c'est ça le tas, tu me les donnes les uns après les autres. Ah, dis attention, t'es prêt ou pas Ouais, vas-y, vas-y. Allez, eh, fais Alors... tomber le pantalon. Attention, allez, on le petit shirt, vite. Okay, okay. Reste là, reste là, reste là, reste là. Attention, t'es prêt Ah Oh putain Je <rire> suis prêt, je suis prêt, j'suis prêt. T'es prêt Ils se recoiffe en, même, attends, temps. en attends, même, attends, même temps. Attends, on cherche en même temps. Parce que le <rire> risque, il n'y connaît pas. <rire> <rire> je que ça Il euh, y a Maïa l'abeille, apparemment. <rire> c'est bizarre, vous <rire> C'est des super-héros. Ah bon C'est des, des, des super-héros. Ouais, bah eh, attends. C'est quoi Oh, c'est des moyens héros apparemment! Euh, euh... Ouais, ah oui, oui! Non, c'est ça, c'est ça! Euh, non! <rire> oui, pas... Non, pas... pas... Pas... Ah, on sait pas! Attendez, excusez-nous! Ça, c'est télétobise ça! Super héros! Blairou... C'est bien Télétobiz! Télétobiz! Télé Télé ah, tu t'habilles en Télétobiz! <rire> fais vite, fais vite, dépêche-toi! C'est un super héros! Vide, vite, vite, c'est un super héros! C'est. Voilà, c'est vite, dépêche-toi! C'est ouais, oui. la jambe qui qu est pointé! On sait pas ce que c'est c'est ça! On sait pas ce que c'est! Il arrive pas à s'y mettre, On sait pas! Il y a des trucs qu'on sait pas ce que c'est! Vite Guillaume! T'es le super héros le plus pourri de la Terre, toi! Mais regarde-moi ça, il est bloqué ouais, mec, il est allongé par terre, il est un costume là! <rire> Attention! Mais oui, mais je suis d'accord, C'est Vous êtes marrants C'est ça! C'est quoi? C'est pilote plus... Ah ouais? Bon, <rire> Allez, mais... Oh là là Allez! Mais c'est pas. <rire> le bébé, ah, il arrive bien, pas à de... s'habiller! Depuis tout à l'heure, t'as <rire> c'est ridicule C'est excellent Guillaume, c'est incroyable, vraiment bien joué, bien joué. Et eh, c'est quoi cette bite que t'as sur la tête ah, C'est de euh, ah, l'icorne C'est une tombe qu'ils lui ont mis sur le, sur le truc. Très bien, tu enlèves le déguisement et maintenant tu t'habilles en Pinocchio Voilà, là, vite, voilà le truc. Allez, vite, vite, dépêche-toi Tu mets la plein là. Ouais, Pinocchio Je sais pas si c'est vraiment un super héros, uh, Pinocchio euh, mais euh, on a on pris Un Super héros en bois. Ouais. Ah, oui. <rire> Allez, excellent. Bim, tu mets le truc, c'est très bien, très bien. On commence à y arriver. Allez, tu me fermes ça. C'est plutôt les bretelles. Gepetto, les bretelles. Ça, non, je ah, Il est pas habillé avec le pantalon rouge, enfin. Ah oui, non, sérieux. Ah là, bien. Ça. Bim, le truc. <rire> mais ferme, ferme, fais un effort. <rire> le pantalon, les bretelles. Tout te va. Oh, c'est dingue. Et hey, le nez, <rire> le nez. Mets le nez. C'est fou. Tout va. Regarde-moi ça. On dirait un troll. regarde ça. On dirait un elfe sorti d'un truc. C'est Pinocchio ça. Ça c'est Ça à rien! C'est un Pinocchio d'un truc de club échangé, je crois qu'on ouais. l'a trouvé, je sais pas où on l'a eu. On dirait un moustique. Attention, vas-y, c'est bien ou pas? C'est ouais. bien, vas-y, maintenant tu t'habilles en super banane! Allez, dépêche-toi! Vite! Non, allez, encore! Enfin, allez, nous enlevons pas tous les déguisements, gardons-en pour Noël! Ouais, quoi super banane, ça doit être la classe! Hein. Ouais. Vite, Vite, deviens super banane! C'est excellent, waouh, mec, c'est ouf. Hey. <rire> tu sais que si quelqu'un était aïe, sauvé aïe, aïe. par Super Banane, ouais, c'est meilleur. Vas-y, tu poses. J'aimerais bien que tu poses à, tout à l'heure en, en super héros. On te mettra entre entre Super Girl et, euh, et, et Iron Man et en Super Banane. Non, ou alors on te mettra en super crabe. Vas-y, mets-toi en crabe. On a un ah, costume le Omar, de crabe. le héros. C'est Omar. C'est Omar. Omar, Omar. Ça, tu sais quoi Ça va être ça le costume de super héros. On va faire la photo de fin ah, avec toi. On, comme est, ça. on est sur le haut de gamme. Reste avec nous. On va la mettre en live dans, dans l'autre sens, sens. Dans l'autre sens, sens. Dans l'autre sens. Sens. <rire> sens. Il y a les yeux devant. Oui, bah, les là, là où il y a les enfin, yeux. Il con, celui-là. <rire> Vincent, ça va mon poteau Ouais, ça va et vous Oui, ça va. Ça Arrêtez de me saouler en me disant que je n'ai pas le temps de rien. Ça me fatigue. Chaque fois, j'ai le temps de rien dans cette émission. Voilà, c'est bien, Guillaume. Ça, c'est bien. Descendez le bas. Waouh Putain, le costume de super crabe. Mets les cheveux, ah, sans... remets les cheveux. Je veux pas qu'on voit tes cheveux. Voilà, mec. Oh là là, ah, ça c'est magnifique. Là, c'est la classe. Ah, là. Ça. Oh là là. <rire> ça, non, c'est Guillaume. Finalement, finalement, je préfère la banane. Tu seras en super banane au milieu ah. des publics tout à l'heure. Vincent, qu'est-ce que tu fais T'es super héros. Tu fais quoi dans un instant Quelqu'un qui a un vrai super pouvoir. Vincent bah, Ouais, Et moi je sors des villes tout le week-end. Pourquoi dire je fais ça pour mes collègues tous les week-ends Mais c'est bien, mec. Ça veut dire que ça veut dire que tu choisis à l'avance la le, le fait de de pas le, boire. Le fait de pas boire et, et, et c'est ça qu'ils est certains qu d'expliquer. En, en fait, je suis au moins le plus vieux de la bande et euh, donc euh, j'ai 28 ans, donc j'ai le permis depuis un certain temps et je préfère conduire moi et être sûr qu'il rentre tranquille à la maison. Que les laisser partir et qu arrive quelque chose sur la route. Quoi. Et je vous le dis, quand on est, quand on est Sam, c'est est avant qu'on le décide, c'est pas pendant on dit Ah, j'ai oui, idée. Ah, ah, mais voilà, Sam, c'est pas le, seul, le mec qui a le moins bu dans la <rire> Le mec qui est le seul souvenir de Calais la voiture. Ouais. C'est pas ça, Sam, c'est celui qui a pas bu du tout. Je te fais un gros bisou. Ah, non, te... non, non, je vois pas quand qu ça m'arrive, quand je connais pas. Quel mec <rire> qui bourre. Un... Non, enfin, non, je ne conduis pas, je suis dans le bus. Je suis dans bus. Suis bus. Ah, non, non. Ah, bravo Vincent, c'est bien, j'espère qu'il y en aura plein pendant tout l'été. Morgane, 19 ans. Alors Morgane nous a dit j'ai un pouvoir. Ça va Morgane Oui. C'est quoi ton pouvoir Morgane Attention, ce n'est pas une blague. Hein ben non, non, ce n'est pas une blague. Suis, euh, en fait, je me souviens des chemins, mais des années après. Ah, t'es un GPS C'est un GPS vivant. Non. Wow. Ça, c'est bien, c'est pratique. Comment tu te souviens des chemins C'est-à-dire, moi aussi, des fois, je prends une route, je m'en souviens des années après. Dab Mais, mais dab. en fait, c'est euh, pas au niveau du paysage ou quoi, c'est que vraiment, dès que je vois la route, je sais où je vais et je dab. vais guider les gens sans même. Euh, ils vont me dire, on va à tel endroit, je vais savoir où ils vont. Ah, tu sens le chemin en fait, c'est ça Tu sens. Quand tu dis euh, tu sais pas si c'est à gauche ou à droite, toi, tu vas dire, euh, c'est à droite et c'est à droite à chaque fois. Même si tu connais ça. pas. Ah bah c'est tout l'inverse de mais moi. C'est tout l'inverse de moi aussi, Lidor. Ouais. Ouais. Généralement, quand tu veux savoir, je, te, je sens un truc et tu vas à l'opposé normalement, c'est ah bon. Oh là là, mais c'est magique ça, et ça marche tout le temps. Tout le temps. C'est génial ça. Et il faut qu'on te prenne avec ouais. nos ouais. voitures. Tu, pas... tu veux pas venir en Corse avec nous, jeudi Pourquoi pas <rire> Eh oui, mais non, on a ce qu'il faut. Ah ah. Allez, on, a des, on a des gens qui nous aident et tout, je te fais un gros bisou, ma chérie. Son nom de code c'est Boussole. Je t'embrasse fort. Merci. Bisous ma petite boussole, à bientôt, gros bisous, c'est génial comme super boussole. Ah oui. ouais, tu m'étonnes. J'adore l'idée, reste avec nous. tout à l'heure il y aura encore plein de surprises, il y aura vous tous, mais qu'est-ce qu'il est, qu regarde-le, regarde-le, il met son costume de banane le plus. rien, mais c'est converse, vas-y, reste, mais terrible. Ah oh Ce type est heureux avec tout. Ouais. En crabe il était heureux, en banane il est heureux le mec, Ce mec est heureux tout le temps Restez là tout à l'heure, dans un, ah c'est dans un instant qu'il Oui, qu oui, oui J.R. seront nos invités, vous allez découvrir, ils sont énormes J'ai arpenté les rues sans savoir où aller Je n'avais pas une thune, en fait j'étais condamné Lui blancher des noirs, difficile de rêver Famille divisée mais dis-moi c'est qui comptait Maman pleurait se cache pour ne pas nous alerter Enfermé dans un monde sans pouvoir s'aérer J'ai pris mes valises, oui j'en suis désolé Aujourd'hui tout ce que j'ai, non je ne l'ai pas volé Rien ne s'efface, tu as ta place auprès de moi, devant cette glace, je me lasse, sans ton visage, tu n'es plus là, verandert. Niets verandert, J'ai le temps, j'ai rien vu arriver Si je n'ai pourtant problème d'adulte à gérer J'ai pris les devants, sans dire que je vous en voulais Sans bruit en partant, j'ai laissé quelques regrets. J'ai toujours pris sur moi, je suis resté en retrait Très peu de souvenirs, juste quelques portraits Je me suis construit tout seul, non personne m'a aidé Et aujourd'hui ce que j'ai, non je ne l'ai pas volé Non je ne l'ai pas volé T'en passe, rien ne s'efface, tu as ta place auprès de moi, devant cette glace, je me lasse, sans ton visage, tu n'es plus là, je voulais juste avancer, me retrouver, pouvoir recommencer, sans me retourner, puis j'avoue, je vous ai laissé, je vous ai blessé, mais sache que ça je ne m'en vais pas. Pensez-vous, je ne suis pas loin. Dans vos cœurs, j'ai laissé des bouts de nous et des chagrins. Quelques larmes me verser. Et les saisons défilent, et nos avenirs se dessinent. Et il faudrait qu'on se décide. Au lieu de ça, on esquive. Je voulais juste arrêter. Oui. Ah, on audio. Ils viennent de New York City Vous allez kiffer parce qu'ils sont vraiment bien Et c'est vous de les découvrir dans un instant On se fera des bisous après, tout de suite Les hits énergie C'est vos hits préférés C'est les hits du moment Énergie,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 À tout essayer. Les sites, les applis ne t'ont rapporté que des galères. Des lapins Dispo au 63602. Ne cherche plus et reviens au plus simple. Envoie Dispo des ISPO au 63602 et rencontre des centaines de personnes par SMS pour qui le réel vaut mieux que le virtuel. Dispo au 63602. C'est simple, authentique. Pour enfin trouver l'amour, envoie Dispo au 63602. Dispo au 63602. 50 centimes plus prix du SMS et énergie. Gagnez toute la journée. Votre compil Énergie Summer est Only 2017. Tous les hits Énergie sont réunis sur trois CD avec en exclu Ed Sheeran, Bruno Mars, yeah. Katie Perry, Jason Derulo, Boumaillet, Imagine Dragons, Tidiaz, Anne-Marie, Black M et Shakira, Major Lazer, Louis Fancy. La compil Énergie Summer Etonley en 2017. Déjà dans les bacs.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 Ce soir et J.A. s'installe chez Coey sur Énergie. Je vais vous présenter un groupe, présenter un groupe américain. Ça, vous allez l'entendre, à mon avis, tout le temps cet été. Yes. C'est vachement bien. We're going be hearing this, this summer. Ah, C'est vachement bien. Le groupe s'appelle A-J-R. A-J-R. A, A, A, A, A, A comme Adam. Yes. G comme Jack. Yes. R comme René. Non, Ryan. Ryan. Ryan, <laughs> Ryan. <laughs> vous êtes d'où les gars Avant Where vous guys guys dit from, en guys. live Nous sommes de New York City, en Amérique. Yeah. Oh, New York hey, City ça va, je yeah, like sais class. où est New York City. Nous savons que c'est en Amérique. Oh, sorry. <laughs> sorry. <laughs> Un minimum de géographie. Un mais. minimum. Yeah, bah, minimum de géographie. Yeah. Mean, yeah, yeah. Côte ouest, tout le monde le sait. <laughs> c'est leur première fois <laughs> en France <laughs> <laughs> C'est la euh, West coast non East-coast. C'était première fois en France pour eux First time in France Oui, very première fois. Oui, la première fois. Yeah. So, like it? We love it, seriously. It's right. so beautiful. It's exactly what we pictured. C'est ce exactly what plupart sublime. Tu pas trop eu de de caca de chien sur les trottoirs parce que c'est <laughs> yeah, specialty is uh, dog poop on the sidewalks. No <laughs> problems with that? No, that's no. New York, exactly. Well, vos chaussures, quand même. The, well, let's check your shoes. You never know. New York, yeah. Yeah. Yeah. You don't have that on the streets in New York. Non. People pick up, no? No, definitely not. I don't know, you know, Ah, si. Si, pigeons vénères aussi. Yeah. Is there as many pigeons in New York as here? Oh, way more. It's terrible. Here, or yeah. there, there yeah. in New York. Oh, I, I, I'm so York. scared of pigeons. I, like, yeah. I, yeah. <laughs> <laughs> ah, but in fact, it's like us. Well, yeah. We're all the same. We're in Dubai. We're all the We don't have yeah. the little hot dog stands yeah. on the corner uh, of the street, though. Yours are better. You have crepe stands. We would all oh, for those. Yeah. It's not fake. <rire> c'est pas true, faux, c'est notre French touch. Bon, qu'est-ce qu'il y a en se disant de prévu cet été alors qu'il nous raconte un peu Ça, c'est le premier single qu'on va se faire dans un instant. C'est le single. Qu'est-ce uh, we're going on tour in the US actually. Okay. It's our second big headline tour. Uh, the first one we did sold out. It was actually earlier this year and this one is about to sell out as well. And we've been doing this for 10 years and we never sold out a tour. We finally did it. So, it feels very good. Alors donc ils sont en tournée cet été, c'est leur deuxième tournée. La première était complète et là c'est oh presque complet. Et ça, oh ça fait 10 ans qu'ils font ça, c'est la première fois que voilà, leur tournée est complète. Donc ils sont assez assez excités. C'est j'ai regardé qu'est-ce qui fait la différence c'est quoi? C'est d'après sur le coup, c'est le public qui est venu au Furiam zure qui est resté, yeah. I mean progressively came on or is it make een a new public maybe Totally I think that with every show we do people kind of tell their friends and then the crowd gets bigger Ouais on een fait, spectacle les amis en parlent et puis le euh, si, si public ça grandit et quoi, si en fait. on finissait l'émission avec eux en live Let's we, we want to end the show with you guys singing live is that okay with you Let's, let's go. Yeah. go, go bon. Mettez-vous do en place il y a de tout hein. là il y a du clavier il y a de il y a la machine il y a de, de machinerie Attends calme-toi uh, ne fais pas applaudir les gens n'importe comment Guillaume comment tu veux mais regarde le mouvement que tu fais comment tu Qui te suivent, il te il fait un genre Il lève les bras, il est trop Et si, tôt tôt. Le reste, Ils savent très bien ce que ça veut dire. Ah bon, mais visiblement, non, ah. parce qu'il y en a qui se sont levés, il y en a qui ont mis leur manteau. Donc euh, il y a un moment, euh... non, visiblement, ils ne savaient mm. pas. Are you ready, guys? Yeah. Ready? Oh, ready? ready? Faites du bruit, le groupe s'appelle. Oh, sur l'énergie, vous les découvrez! Oh. Non, thank you is what i should have said i should be in bed but temptations of trouble on my tongue troubles yet to come yeah. one sip bad for me one hit bad for me one kiss bad for me but i gave in so easily and no thank you is how it should have gone i should stay strong Boy, I love you. They call me after dark I don't want no part Hey! My habits They hold me like a grudge I promise I won't But Bad for me hit, Bad for me Bad for me But I give in so easily And no thank you Is how it should have gone I should stay strong Yeah.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 22h à minuit sur Énergie C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie, bonsoir tout le monde, 21h59 on est parti, Guillaume Radio 2.0 on est en direct jusqu'à minuit du coup c'est parti pour 2 heures d'émission comme tous les soirs hein. on se retrouve pour rigoler le maximum si vous avez arrivé des trucs, si vous avez une galère un truc à l'examen, j'en sais rien avec tout ce qui se passe là euh, Deux jours avant le brevet pour les troisièmes d'ailleurs, on pense à vous euh, on se fait de la radio à l'ancienne, c'est-à-dire que vous passez un petit coup de fil et puis c'est parti, voilà, 0800 70 42 48 euh, sur le téléphone fixe, par texto, Guillaume au début, avec votre message dedans au 6 11 12, enfin un petit dédicace par Un petit SMS à balancer Et puis on va dire Les messages directs Il y a Julien Stagiaire Qui est en train de s'installer aussi Ouais je suis là J'arrive Ça Ah ouais je ah ouais, j'étais aux <rire> toilettes là. Euh, j ai j ai les mains mouillées Je viens de me couper Avec la table à l'instant ah, ah merde euh.